och en Qibla present, le corps en action medarid salikin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 Ja eyyuhalladina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa entum muslimoun Amma ba'd salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Khayyassan Islam Bienvenue donc à une nouvelle séance de l'étude de Madarij al-Salikin Les sentiers des itinérants de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala Et toujours avec ce fameux chapitre sur le repentir Al-Tawbah Revenir vers notre créateur, revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on l'a dit à plusieurs reprises, c'est un sujet qui est vaste, c'est un thème qui est vaste, c'est un thème qui touche à une grande partie de notre vie. Ça veut dire les pratiques et surtout les erreurs. N'importe quel être humain fait des erreurs. À chaque fois, on fait des choses qui sont bonnes et d'autres choses qui sont moins bonne. N'importe quel être humain fait des erreurs et c'est important, c'est pour cela que c'est important de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, faire la tawbah comme le prophète alayhi lui-même la faisait alayhi salatu wa et comme on l'a dit, on est en train vraiment d'étudier tawbah, le repentir sous ses différents angles. Même les questions les plus pointues qui sont reliées à tawbah, c'est parce que c'est quelque chose que l'envie au quotidien se relie à notre foi, se relie à notre... Iman, نذل امام ابن القيم رحمه الله تعالى ومن احكامها ان العبد اذا تاب من الذنب فهل problématique de, de la soirée première question qui nous pose ici c'est que lorsque la, pers la personne lorsque le croyant le musulman il fait la tauba repentir il revient vers الله سبحانه ta'ala Admettons que la tauba le repentir et sincère est accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que cette personne elle revient à son état initial Dont elle réjouissait avant la avant la tauba. Ça veut dire une personne était proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien aimée auprès d'Allah azza wa Quelqu'un a fait quelque chose de mal, a fait quelque chose d'assez grave, mettant un péché majeur. Par la suite, la personne va faire tauba, le repentir, revient vers Allah Azza wa le repentir est sincère. Est-ce qu'une fois que le repentir est accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que la personne revient à son état initial, son statut initial ou bien la tauba est acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, la personne n'est pas ablamée, par contre, elle revient à un statut qui est moindre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va donner un exemple. Oui là, il m'a fait C'est pas à comparer parce qu'on ne compare pas nous, on ne se compare pas au Créateur à Allah Subhanahu Wa Taala. Mais on va prendre un exemple juste pour comprendre la, la problématique. Tu fais du mal à quelqu'un, une personne qui est très proche, qui te fait pleinement confiance, qui a beaucoup de reconnaissance ou bien d'amour ou d'attachement à toi, une personne qui est proche. Ça peut être tes parents, par exemple. Tu fais quelque chose de mal envers cette personne, mettons envers tes parents, quelque chose de très grave, d'assez sérieux. Par la suite, tu demandes pardon et tu t'excuses et ainsi de suite. La personne te dit, à la fin de l'histoire, j'accepte le, le pardon et je vais essayer d'oublier ce que tu as fait. En général, est-ce que ton statut auprès de l'autre personne va revenir, va être le même qu'avant Non, même si la personne te pardonne, mais ton statut ne sera plus, plus le même. Même si la personne va continuer à te faire confiance, mais pas aussi confiance qu'avant ça. On ne se compare pas à Allah Azza wa si pas une question Allah subhanahu wa ce pas une question Il nous fait confiance ou autre chose. Allah Azza wa il, il est notre créateur, mais c'était seulement pour comprendre c'est quoi la question. Ce qu'on se demande ici comme question, c'est est-ce qu'après le repentir, la personne elle revient comme elle était avant ou bien det kommer i stortet i stortet i Allah det kommer i stortet vi säger imam ibn al-qayyim min ta'ibin, man la ya'udu ila darajatih wa min humman ya'udu ilayha wa min man ya'udu ila a'la minha nous dit la réponse entrer de façon brève avant d'entrer dans les détails c'est que il y a trois groupes certains repentis reviendront à un stortet qui est moindre certains repentis reviendront et reprendront leur même statut antérieur auprès d'Allah subhanahu wa taala et certains repentis vont se retrouver à être encore plus proches d'Allah après la après la vont monter dans leur statut auprès d'Allah subhanahu wa taala tout dépendamment de l'état de se repentir après le repentir tout dépendamment de sa détermination de sa volonté comment est-ce que tu deviens après le repentir quel type de personne est-ce que tu es devenu nous donnons des exemples donc nous donnons ici un exemple que je ne vais pas les recompler c'est juste un exemple je vais essayer de l'illustrer de façon brève il te dit Imaginez une personne, quelqu'un qui part en voyage, voyageur. Encore une fois, appelez-vous l'imam Ibn al-Qayyim. Dans son temps, il n'y a pas les avions, et les bateaux, et les grands bateaux, les navires et ainsi de suite qu'on a aujourd'hui. Donc, on va essayer, essayer d'imaginer une personne qui fait un voyage qui est simple, traditionnel. Quelqu'un qui traverse un désert ou bien une forêt ou autre chose et que cette personne-là est toute seule. Alors, il dit, imaginez si la personne, ce voyageur, il va s'arrêter de temps à autre pour se reposer. À un certain moment donné, il va s'arrêter à un lieu qui semble être tellement intéressant. Il y a de l'eau, des arbres, des fruits et ainsi de suite et la personne va prendre son temps. Elle va baisser ses gardes et que dans ce lieu, il y avait des, des ennemis, des personnes qui seraient dangereuses. Et que ces personnes-là la prennent, prennent cette personne-là comme otage ou bien comme prisonnière ou autre chose. La petite expérience ici intéressante s'est soudainement transformée en une mauvaise aventure. Pourquoi est-ce qu'il nous donne cet exemple Qui pourrait nous dire ici la petite expérience représente quoi L'ennemi représente qui Qui pourrait nous, nous dire Pourquoi est-ce que l'imam Ibn al nous donne cet exemple C'est quoi cette petite expérience Si on se compare à nous en tant qu'êtres humains, on est, on est des voyageurs dans cette vie de l'hayat d'unia. On voyage dans ce monde. Cette vie, c'est un voyage de notre naissance jusqu'à notre mort, jusqu'à l'akhir. On traverse la vie de l'adunia. C'est un court voyage. Quelle pourrait être cette petite expérience ici Oui. Par exemple, parce que le, le, le péché, c'est quoi exactement En général, une grande partie des, des péchés, c'est quoi qu'est-ce qui sort de ça il y a une expérience pour la personne c'est pour ça que le prophète S. S. S. Dit, il dit que l'enfer est entouré de, de tentations les et l'ennemi c'est qui ici l'ennemi qui te prendrait en otage par surprise c'est le shaitan n'est-ce pas donc la première fois la personne a été pris par, prise par surprise par ignorance Si on imagine maintenant que cette personne-là va réussir à s'évader de ses ennemis, de ces personnes-là qui ont pris comme otages ou prisonniers ou autre chose, alors là, on va, ça va dépendre des personnes. Si ce voyageur, par la suite, va prendre son voyage très au sérieux, être très alerte, qu'attention, lorsque je dois prendre un moment pour me reposer, c'est correct, c'est nécessaire, mais je dois quand même être sûr, Mais garde pas complètement, ça reste que je suis un, voya je suis un voyageur, je ne suis pas chez moi, je suis au milieu du désert ou bien autre chose, même si ça a l'air d'être tellement intéressant. Mais ce n'est pas mon foyer ici. Et il y en a d'autres qui ne vont pas apprendre de leur première erreur. Et qui vont faire la prochaine fois, ils vont faire la, la prochaine chose. Vous comprenez Donc ça c'est exactement l'exemple de celui qui fait la tauba. Après le zimb, après le péché, une fois que la personne se libère de ce péché. Est-ce qu'elle a appris de ses leçons et qu'elle est déterminée pour l'avenir d'être une personne qui est meilleure, qui va être beaucoup plus vigilante vis-à-vis de -vis shaitan et les tentations de l'Hayat dunya et ainsi de suite Cette personne-là revient à un état qui est meilleur auprès d'Allah Azzawajal. Si la personne n'a rien appris, elle va revenir à son état initial. Si au contraire la personne s'est dit, ouais cette fois-ci quelqu'un m'a pris en otage, il y avait des ennemis, peut-être que ça arrivait juste par erreur. Mais l'expérience était vraiment intéressante. Si ça arriverait encore une fois. Alors là, là, là elle va revenir à un état qui est moindre, même si la tauba est acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok. Euh, <coughs> Al-Masalufani, le deuxième exemple qu'il nous donne ici, c'est l'exemple d'une personne qui est en pleine santé et qui attrape une maladie, qui attrape un, un virus. Une fois que la personne est guérie, après la guérison, certaines personnes sortent de cette maladie, de cette expérience malheureuse. Certaines personnes en sortent avec des séquelles. La personne va encore, va encore y avoir des des effets secondaires à long terme même si a priori wa même si a priori la personne a l'air d'être en santé il y a d'autres personnes qui elles sont pleinement guéries qui vont revenir comme ils étaient avant la maladie, comme si de rien ne s'est passé et il y a d'autres personnes que cette maladie là physiquement à l'intérieur ça a fait en sorte que leur corps est encore plus résistant et plus puissant pour, pour l'avenir Comprenez. Donc tout dépendamment de la personne. On ne peut pas dire que la personne qui fait la tawba qu'après la tauba elle va être pire ou bien qu'après la tauba elle va être meilleure. Tout dépend de ce qu'elle va faire et de sa détermination, des leçons qu'elle a tirées de cette erreur et de toute cette histoire-là de repentir entre elle et entre Allah subhanahu wa taala. Oui, تبين لك هذا بمسألة شريفة La problématique qu'on vient de citer, encore une fois, c'était quoi la, la problématique à laquelle on, on vient de répondre? Tu pourrais nous rappeler très brièvement? Donc, après le repentir, est-ce qu'on revient à notre état initial? Encore une fois, si le repentir est accepté, on parle ici, si le repentir est sincère et accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, est-ce que le repentir, après le repentir, est-ce qu'on revient à notre état initial ou bien ce n'est pas le cas On a répondu à ça de façon très brève avec les deux exemples et avec la logique. La réponse logique que l'imam Ibn Qayyim rahimahullah nous a donnée. Toutefois, il nous dit, il y a une autre problématique qu'on pourrait se poser et qui nous aide aussi pour répondre à la première problématique et à répondre à d'autres problématiques. Qui est quoi Qui va de notre Azza wa laquelle des deux personnes est meilleure en théorie est-ce que c'est le croyant qui ne fait pas de péché ou bien est-ce que c'est le croyant qui a fait le péché et qui s'en repent comprenez est-ce que c'est mieux d'être un croyant qui n'a pas fait le péché ou bien est-ce que c'est meilleur d'être un croyant qui a fait le péché et qui s'est repenti par la suite laquelle des deux personnes est meilleure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala certains vont dire première, certains vont dire deuxième quand on a dit la réponse ça va prendre une heure ou une heure et demie pour répondre à cette question, il va nous citer les deux Les deux réponses, les deux côtés, quels sont les arguments des, des deux côtés, incha'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il nous dit ici. <t 'un> Premier groupe, c'est ceux qui ont dit, ceux qui n'ont pas fait la, euh, le, le péché, la personne qui n'a pas commis de péché, Elle est meilleure auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première opinion. Pourquoi Parce qu'ils ont dit, il n'y a rien comme l'innocence. Quelqu'un qui, quelqu qui a une page qui est blanche, c'est là la, la meilleure des personnes. Donc, quels sont leurs arguments maintenant en détail Et c'est important ici, parce que ce qu'on va mentionner, pourquoi est-ce qu'on mentionne tout ça en une heure et demie Quelqu'un pourrait nous dire, mais donne-nous la réponse rapidement, dis-nous, c'est laquelle des deux personnes qui est meilleure ou khalas Fini. On passe à autre chose. Non On ne cherche pas, ce pas des questions de faire pratique ici, ce pas de, des questions de jurisprudence, de comment faire la salat technique, détail comme ça, étape 1 et ça. On est en train de parler du de, de fiqh, la jurisprudence des actions du cœur. Donc c'est important de comprendre les petits, petites leçons. Chaque petit détail est intéressant, nous aide à se comprendre, à se connaître nous-mêmes, avant de connaître encore plus Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il nous dit... Première chose. Premier argument de ceux qui disent que la personne qui n'a pas commis de péché elle est meilleure que la personne qui a commis le péché et qui s'en est repentie. Premier argument, ils ont dit Les meilleures des créatures, c'est qui? C'est les prophètes. Après ça, les gens qui sont Ça c'est la logique, ça c'est les bases de l'islam, les bases de la foi, les bases de la religion. Que ceux qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala le plus, c'est les gens qui sont les plus proches auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les meilleurs. Ça veut dire que c'est la première réponse qui nous saute à la tête. Deuxième réponse.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 Personne B, oui, elle a commis le péché, et après ça, elle a fait la taouba, le repentir. Il nous dit, l'argument de cette opinion, c'est que lorsque cette personne-là, le temps que ça a pris, l'énergie que ça a pris, pour qu'elle commette un péché, pour qu'après ça, elle fasse son repentir, pendant tout ce temps-là, qu'est-ce que cette personne-là était en train de faire d'accumuler encore plus de panzav, amal salih. Alors, il dit, au meilleur des cas, c'est que cette personne-là, lorsqu'elle va se réveiller, finalement, lorsqu'elle va faire sa tauba, sa tawbah est acceptée par Allah, elle va recommencer son chemin pour essayer de rattraper cette personne qui a pas mal avancé déjà, entre temps. Ça, c'est le deuxième argument. Il nous donnons comme exemple Karadoulayni. Mushterikain ifin al-kasb Kullama kasaba ahaduhumma Cheyyan kasaba al-akharu mitla Fa'amida ahaduhumma ila kasbihi Fa'ada'ah Nous parle ici, nous donnez l'exemple De deux commerçants, deux personnes qui font Qui se font de l'argent même, même type de commerce et de revenus et ainsi de suite Mais à un certain moment donné La personne a A chaque fois que cette personne là Est en train de se faire de l'argent Le deuxième est en train de se faire de l'argent et d'aller le dépenser dans des choses qui sont inutiles, pas de le réinvestir. Logiquement, à la langue, cette personne va être beaucoup plus riche et aisée que cette personne. Vous comprenez Les deux sont des commerçants. Oui, les deux sont en train de faire le bien, il est en train de faire taouba, c'est bien, alhamdoulilah. Mais lui, il fait de l'argent, dépense. Il fait de l'argent, dépense. Et il perd son argent. Lui est en train de faire de l'argent, réinvestir. Alors ça grandit. Troisième argument än gåta atttävta att tappa om han är skitade och det blir med en som inte har gjort det så blir hans sorg i tiden för ångest är inte hans och inte hans och då är han här för ångest från sorg som är inte hans och inte hans och då är han här för ångest från för för C'est pour que les péchés soient effacés par Allah subhanahu wa ta'ala. Au meilleur des cas, si sa tawba à lui est acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, les péchés ont été effacés. Alors, grande différence entre quelqu'un qui a comme objectif de se faire effacer ses péchés et quelqu'un qui a comme objectif de se faire écrire des, des bonnes œuvres. Voyez-vous Lui, actuellement, son œuvre, c'est quoi C'est de se faire, son espoir, c'est que Allah, il efface mes péchés, qu'il me libère de mes péchés. Que mon registre du mal devienne propre. La deuxième personne, cette personne ici, son objectif actuellement, c'est quoi C'est que mon registre des bonnes œuvres devienne encore plus riche et plus Volume. Nous dit qu'il y a une grande différence entre les deux. Prochain argument. Le a lam anhu Fa inna Faire les bonnes œuvres. Qu'est-ce que ça nous attire dans notre relation avec Allah Azza Lorsque quelqu'un fait le bien, Allah Azza on sera reconnaissant, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza va l'aimer plus, le rida d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'agrément d'Allah Azza Comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous agrée et nous aime, subhanahu wa ta'ala C'est lorsqu'on fait le bien. Comment s'attirer la colère et le... Et Euh, le athab d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est en faisant le mal alors prochain argument c'est que cette personne-là est en train de faire le bien lorsqu'elle fait le bien qu'est-ce qui arrive Allah azza wa jall il l'agrait plus subhanahu wa ta'ala wa in tashkuru yardahu lakum kama qal Allah azza personne ici le plus qu'elle fait le mal le plus que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de lui enlever de sang nagrément subhanahu wa ta'ala Alors grande différence entre celui qui se rapproche d'Allah Allah subhanahu wa ta'ala plus c'est entre celui qui s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala Numéro 5 Anna dhamba bi manzilati shurbi sum wa taubatu tiriakuhu wa dawa'uh wa ta'atu hiassahatu wal afiyah Prochäin argument, vi donna till exempel de celui, de quelqu'un qui är en train de prendre un produit qui är néfaste, un poison, quelqu'un qui consomme du poison. Lui, c'est comme quelqu'un, celui qui commet le péché que après ça va faire le repentir, c'est comme quelqu'un qui prend un poison juste après un antidote ouais pas de problème moi je prends le poison mais j'ai le médicament juste après que je vais prendre alors je prends le poison et le médicament juste après et le poison et le médicament et ainsi de suite lequel est meilleur cette personne là ou celui qui n'y touche même pas au poison encore une fois un autre argument de ceux qui disent que cette personne là elle est meilleure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala الآخر ان autre argument anna tab' anna tama al adu fi hadha al 'asi inma kana li dha'f wa dha'f 'azimatihi wa li dhalika yusamma jahilan Pourquoi est-ce que Shaytan il a eu cette personne et pas cette personne Pourquoi est-ce que shaitan, il a pu avoir celui qui a commis le péché même si après ça il a fait la tauba et il n'a pas pu avoir celui qui n'a pas commis le péché parce que cet argument nous dit que cette personne là celui qui a commis le péché avait une faille à l'intérieur de son cœur une manque de connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, جهل جهاله ou un manque de volonté, ce qu'on appelle qillatu azmin. C'est pour ça Allah azza wa jalla lorsqu'il a même parlé d'Adam Adam alayhi salam, un prophète, "وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا" Nous säger Subhanahu wa ta'ala que Adam alayhi salam a cet instolla ila manquer de volonté comparé à d'autres prophètes qu'Allah azza wa jalla il appelle ulul azm min ar-rusul ceux qui en ont volonté comme Moussa, Moïse, ainsi qu'Isa alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Nuh et Muhammad alayhi wa sallam. Donc il nous dit celui qui était vulnérable au shaytan même s'il a fait la tawaaba après. Est-ce qu'on peut dire qu'il est Aussi bon ou encore meilleur que celui qui est bien blindé, et que le shaitan ne peut pas l'approcher, que le shaitan ne peut pas la voir. C'est un autre argument, encore une fois, pour dire que le premier, celui qui n'a pas commis le péché, est meilleur auprès d'Allah subhanahu wa taala. prochaine opinion ou bien prochain argument. إن المغصية لا بد أن تؤثر أثرا سيئا ولا بد وعمل التائب في رفع هذه الآثام والتكفير وعمل المطيع في الزياده ورفع الدرجات. Celui pour celui qui a commis le péché et qui a fait la tauba le repentir même si on fait la tauba il nous dit Allah elle a toujours quelques effets qui vont rester, ne serait-ce que dans Al-Hayat ad-dunya. Alors lui, il est en train de travailler pour effacer ses mauvais effets par la suite, même après la Tawbah. Le premier est en train de travailler pour parfaire sa situation et pas à travailler sur ses fameuses imperfections. Dernier argument, avant de passer à l'autre opinion, Inch'Allah, Azzawajal, Ennu kallad till Allah. En muti alahu. Yasiru bij jumlati a'malihi. Wa kullama zaadat ta'atuhu wa a'maluhu. Ijdaad kas bowhu biha wa adhum. Wa huva bi manzilati man safara fa kasaba. Thumma iza fa tar anis safari fi akhiri amrihi marraten marabih. Au gayridaq. Donc il nous dit ici, pour résumer. Inch'Allah de nous dire Faire les bonnes œuvres. C'est comme un investissement. Tu investis. Une fois que, une fois que ça va fonctionner, lorsqu'une personne elle investit dans un projet, que le projet il marche, qu'est-ce qu'elle va faire elle va réinvestir, son capital va grandir. Le prochain projet va être encore plus grand. Et ainsi de suite. Si un jour, toute la fortune que j'ai amassée à travers dix projets de suite qui ont bien fonctionné. Alhamdoulilah, premier projet, je me fais du profit, je vais le réinvestir avec un capital plus grand, plus grand projet, et je monte et je monte, je me fais une fortune après le dixième ou bien le onzième projet. Soudainement, pour une raison ou pour une autre, surtout si c'est ma faute à moi, parce que je n'ai pas pris au sérieux la gestion de ma fortune ou autre chose, le dernier investissement, je l'ai mal fait. Et qu'après ça, je déclare faillite. J'ai perdu tout mon argent. Est-ce que la prochaine tentative va compter comme la douzième ou bien elle va compter vers la, comme la première? En termes d'importance ici, de capital et ainsi de suite. Est-ce que je recommence à zéro ou bien je continue? Je recommence à zéro parce que, oui, ça a fonctionné onze fois ou douze fois pour moi avant ça, mais ce que ça a fonctionné, j'ai tout perdu. Maintenant, je dois recommencer de de zéro, vous comprenez Alors, le deuxième, celui qui a commis le péché, une fois qu'il a commis le péché, c'est comme si, après ça, il fait la taouba, il va recommencer de, de zéro. Le premier, il accumule à chaque fois un capital plus grand, et il revient, il nous dit, Al Junaid الله لو akbarikun صادق على الله amin عام ثم anhulah ثم wahida عنه fetahu aksara كان manala. Al Dunaïd, l'un des adorateurs qui était connus, il a dit si quelqu'un, si un adorateur, il se dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il adore Allah Azza wa Jalla, pendant mille années. Exagération ici. Si quelqu'un, Allah Azza wa Jal, va lui donner une vie de plus de mille ans, que tu as vécu mille années à faire la ibadah, tu es une personne qui est pieuse, un bon croyant. ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهُ يَوْمَنْ وَاحِدًا Après ça, après toutes ces mille années, tu vas oublier Allah Azza wa Jal pendant une journée. Il dit, la conséquence c'est que ce que cette personne-là a perdu en cette une seule journée, est plus grand que ce qu'elle a gagné auparavant pendant les, les mille années de Ibadah. Vous comprenez Est-ce que vous comprenez ici le sens Le sens, pas au sens ici, très simple que le gain de... Non, non, c est, c est pas, le sens n'est pas relié au gain d'une seule journée. Il faut, faut voir big pictures. C'est que ce que tu t'es fait pendant mille années... Si tu l'as investi pendant une journée de plus, la fortune est probablement encore beaucoup plus grande. Alors cette journée-là était tellement importante que si tu la rates, c'est plus que ce que tu as gagné pendant les... Comprenez C'est pour ça que pour une personne, encore une fois toujours pour donner des exemples, et pas ici pour parler d'argent, mais c'est juste pour parler de, de, des exemples, parce que l'amal salih, les bonnes œuvres, la foi, c'est aussi un, un commerce, Allah Azza wa Juhi l'a appelé comme ça, il l'a nommé tijara, c'est un commerce, sauf que c'est le commerce de l'akhira, de l'au-delà, pas le commerce de seulement la, la dunia. Donc la logique générale, c'est la même chose. Donc, pour un commerçant qui débute aujourd'hui, le 10 dollars, ça a une grande valeur. Le même commerçant qui travaille bien, qui réussit dans dix ou bien dans quinze ans, le dix dollars n'aura pas beaucoup, beaucoup d'importance. Mais une journée de perdu, une seule opportunité de perdu, c'est beaucoup plus sérieux que un mois de perdu auparavant parce que ce, cette une seule journée peut vouloir dire des, des milliers peut-être, voire plus de deux de dollars. Vous comprenez Tu une question Oui non c'est pas c'est pas une question ici il dit pas qu'on va perdre tous les péchés qu'on a fait auparavant la, la question c'est pas ça la, la, la question c'est lorsque j'ai commis un péché que je suis en train de faire la taouba actuellement ce moment là le moment du péché plus la taouba si je l'avais gardé en hasanette Qu'est-ce que j'aurais pu générer en bonnes œuvres? comprenez? Si à la place que la personne faisait des péchés, qu'est-ce qu'elle aurait généré en termes de, de bonnes œuvres? Alors ces bonnes œuvres-là, que je n'ai jamais possédées, ça reste comme si c'était une perte potentielle. En théorie, parce que j'aurais pu générer ces bonnes œuvres, mais à la place, je ne l'ai pas fait. Comprenez le sens ici. Ce n'est pas que je vais perdre mes bonnes œuvres antérieures. Non. La question c'est qu'est-ce que, qu -ce que je viens de rater, que je n'ai pas encore gagné plus. Comprenez le sens Non, c'est pas. La personne n'a pas tout perdu. Il faut voir ici qu'on est en train de faire une comparaison. On n'est pas en train de voir dans l'absolu. On n'est pas en train de faire une analyse de l'absolu. La personne B comparée à elle-même. Non, la personne B comparée à la personne A. Vous comprenez Cette journée, ce mois, cette année dans le haram, loin d'Allah Azzawajal, dans la désobéissance, même s'il y a tauba après ça, ce moment-là, pas comparé à moi-même, mais comparé à l'autre qui a continué de générer, de encore une fois un capital plus grand réinvestir, ça c'est la foi c'est pour, pour ça que l'ulama ils ont dit la foi, le iman le iman ça monte avec quoi est-ce que, est que le iman ça fluctue ou bien c'est stable est-ce que notre iman ici tous dans, dans, dans la salle si Allah Azza wa nous avait révélé c'est quoi à chacun ici le degré de notre iman est-ce que tous notre iman va être le même notre degré de foi chacun va avoir son degré de foi Allah Azza wa Jal mais le degré de foi de chaque personne, est-ce qu'il est stable ou bien est-ce qu'il fluctue Ça fluctue. Le iman ça monte et ça descend. Ça, c'est parmi les choses qui font partie de notre croyance. Notre iman, ça change d'une journée à l'autre, d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre. Qu'est-ce qui fait en sorte que le iman monte, entre autres Les bonnes œuvres, par exemple. Alors, Une bonne œuvre, c'est un investissement. La bonne œuvre fait en sorte que le iman va monter. Lorsque le iman va monter, qu'est-ce qui arrive C'est quoi la conséquence On est plus proche d'Allah à oui, mais qu'est-ce qu'il y a aussi comme bonne conséquence Plus d'intention et plus de, de bonnes œuvres. Vous comprenez On a, Encore une fois, un phénomène qui est connu lorsque les gens voient habituellement quelqu'un qui fait beaucoup de bonnes œuvres, qui peut facilement faire des bonnes œuvres. Les gens vont directement assumer quoi oh, cette personne-là, elle a un degré de foi, masha'Allah. Vous comprenez Est-ce que toute personne, est-ce que tous les croyants que vous connaissez, est-ce que tout le monde se permet de faire 12 raqas de prière surérogatoire par jour Faire la prière de la nuit. Jeûner à chaque lundi et chaque jeudi comme dans la sunna du prophète. Aller au masjid très, de façon régulière. Lire, je ne sais pas moi, deux hezbs de Coran par jour. Ou bien finir le Coran une fois à chaque dix jours. Ou bien à chaque trente jours ou autre chose. Est-ce que c'est une personne typique, c'est n'importe quel musulman qui dit ouais, « ça, ça, ça c'est ma vie qui est normale ». Ou bien est-ce que ça c'est lorsqu'on voit qu'une personne elle vit comme ça pendant longtemps on va assumer que cette personne-là elle a un degré de iman qui est qui est haut. Vous comprenez Parce que ça prend un sacrifice. Ça prend un sacrifice pour le commun des personnes même ceux qui font les 5 salats à l'heure et qui vont au masjid et ainsi de suite beaucoup de personnes dit que l'imam dit la fuite on revient à l'autre revient à son commerce, notre l'autre... Donc quelqu'un qui peut se permettre de se contrôler, de se maîtriser, de se forcer. Moi, je peux jeûner le lundi et le jeudi et je peux faire... Je... On va assumer que cette personne-là, elle a un degré de iman qui est plus élevé. Ce qui est en théorie, ce qui est vrai. Sauf si la personne, bien sûr, c'est vraiment un, un état très temporaire. La personne est... Un, un, c'est une semaine de, de motivation, comme ça, de passage. Ou bien que la personne... Ça, bien sûr, c'est Allah, Azaodiel, qui le sait. La personne est en train de faire l'ostentation pour se montrer auprès des autres et ainsi de suite. Mais si la personne est sincère, elle le fait pour Allah et que c'est un état qui dure pendant des mois, des années, oui, bien sûr, ça c'est un... C'est un... Une preuve évidente que cette personne, inshallah, son iman, c'est un iman qui est ferme et qui est, qui est puissant. Vous comprenez Donc, c'est pour ça qu'on a dit ici que c'est comme réinvestir. Réinvestir. Alors, Encore une fois, pour donner d'autres exemples, pour comparer A à B, le même argument ici pour donner des exemples de la vie concrète. Il y a des personnes, peut-être que vous en connaissez, il y a des personnes qui étaient très pratiquantes dans la religion. Très pratiquantes. Encore une fois, masjid, Coran, le jeûne, sadaka, telle chose, telle chose, telle chose. C'est un modèle pour les autres. Les gens disent « Regarde ». Après quelques temps, peut-être après quelques années, quelque chose arrive dans la vie de cette personne. On ne sait pas, c'est entre elle et entre Allah. Peut-être parfois on le sait, c'est public. Peut-être parfois c'est privé entre la personne et entre Allah. Et la personne va faire une chute dans son Iman. Vous comprenez Et ça va devenir moins que la norme. Ça va devenir quelqu'un qui à peine peut faire les cinq prières à l'heure. Et là les gens, c'est le contraire. Les gens qui le prenaient comme modèle, c'est eux qui lui disent... Yeah, c'est la salat, il faut faire la salat, c'est très important, alors, après quelque temps, la personne fait le repentir, revient vers Allah Azza wa revient vers le droit chemin, mais ce n'est pas tout le monde qui va revenir à haut, au niveau optimal que la personne avait avant cela. Vous comprenez C'est pour ça qu'on est en train de comparer ici. Lorsque la personne... Encore une fois, selon cette première vision qui nous dit que la personne A est meilleure, lorsque la personne A est en train de faire les bonnes œuvres, elle se rapproche d'Allah Azza Elle investit, elle est en train de bâtir son iman, renforcer sa foi de façon continue. Le deuxième a fait une mauvaise œuvre, c'était une chute. Même si la personne a fait un repentir, Allah Azza a accepté un repentir sincère, là elle va commencer à retravailler son iman. Ça, on va parler plus tard, inshallah Parce que ça fait partie des contre-arguments. Et aussi, il va y avoir toute une section sur la transformation des, des péchés. Est-ce que ça, c'est vraiment pour tout le monde Est-ce que c'est pour tous les cas de la tawbah ou bien il y a des, des conditions Vous comprenez Ce n'est pas aussi simple que la personne a fait un mal, après ça des Astaghfirullah wa taubu ilayya » après ça, le mal est re redevenu de, de bonnes œuvres. Ça serait trop facile. Vous comprenez Donc, il y a des critères qui sont cités dans le même verset. On va y revenir plus tard, Inch'Allah. « deuxième côté de la médaille maintenant c'est notre opinion donc là c'est l'opinion des savants qui ont dit non celui qui a commis un péché et qui a fait un repentir sincère et meilleur auprès d'Allah que celui qui n'a pas commis le le péché quels sont leurs arguments eh bien, leurs contre-arguments on va les voir incha'Allah même s'ils ont dit en passant Que la première personne, celui qui n'a pas commis de péché, a plus de bonnes œuvres que la deuxième personne, plus de hasanat. Mais il dit, ce n'est pas seulement les hasanat qui déterminent qui est plus proche d'Allah subhanahu wa taala. C'est pas seulement la quantité des hasanat et des bonnes œuvres. Un argument numéro un. ils disent parce que La tauba le repentir c'est parmi les bonnes œuvres les plus aimées auprès d'Allah Subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça Allah Azza wa Jall يحب التوابين comme kanouz a cité le verset tout à l'heure. Allah Azza wa Jall dit dans le Coran qu'il aime les repentis Allah Azza wa Jall il aime ceux qui font la tawbah ceux qui font le repentir. Wa lam takun at-tauba ahabb al-ashya' ilayhi lamabtal bi-dhamb akram al Si la tauba n'était pas tellement noble auprès d'Allah Azza il n'aurait pas éprouvé certains des meilleures personnes auprès de lui par le péché comme Adam Alayhi Salam. Adam Alayhi Salam il a été éprouvé par le péché. Prophète d'Allah Azza noble prophète d'Allah. Pourquoi Parce qu'il a fait la tauba, le repentir après ça et Allah Azza wa il aime le repentir. Si le repentir c'était quelque chose pour encore une fois les croyants de bas niveau Allah Azza wa Jalla n'aurait pas mis Adam Alayhi Salam dans cette situation selon cette argument. Wa la taubatu 'abdin ibtalahu biz-dhanb alladhi yujibu qu'am mahboubihi min at-tauba fa inna lit-taabitina 'indahu mahabbatan khassa. Prochain point, deuxième argument, anna lit-taubati 'indahu subhanahu wa ta'ala manzilatan laysat lighayriha min at-ta'at. le repentir On a déjà parlé de ça, ça fait plusieurs mois, mais plus, puisque c'est relié à, à ce point, Allah, le repentir, pas seulement que Allah il aime le repentir, le repentir, il a un caractère spécial auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est spécifique aux êtres humains, entre autres. Est-ce que les anges peuvent faire la taouba Non. Les anges ne peuvent pas faire la taouba parce qu'ils ne peuvent pas commettre de...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 On va ouvrir une parenthèse et aller un peu dans les détails. Même si beaucoup de ces points, on y a déjà touché à droite et à gauche lorsqu'on a parlé d'autres questions reliées au péché et ainsi de suite. Mais encore une fois, c'est important de faire une révision, surtout pour les, des personnes qui peut-être n'étaient pas présentes auparavant. La question du qadar des péchés. La prédestination des péchés. Pourquoi est-ce qu'Allah a écrit que les êtres humains vont commettre des péchés? Est-ce qu'il y a un être humain qui ne commet pas de péché Non. À Même les prophètes, comme on a déjà mentionné, sont infaillibles et on a déjà parlé de ça auparavant. Mais le péché dans le sens de l'imperfection humaine, même les prophètes ne sont pas des, des anges. Ils font des ishtihads et des jugements parfois que Allah azzawajal... Les blâmes pour ça, Allah Azza wa Jalla blâmé prophète Yunus Alaihi par exemple, et Allah Azza wa Jalla il a éprouvé parce qu'il a laissé son peuple et il n'a pas terminé le message jusqu'à ce qu'il a demandé pardon d'Allah Azza wa Jalla il a il a subhanaka inni kuntumina vous comprenez ça c'est quelque chose qui est qui est connu. Pas le péché ici au sens de des choses qui sont immorales. Les, les prophètes Alayhi Musta'lam ne ne commettent pas des choses qui sont contraires à la, à la morale. Mais ça reste que l'être humain n'est pas un ange. L'être humain, même si c'est un prophète, ce n'est pas, pas un ange. Alors pourquoi est-ce que Allah il a écrit que les êtres humains vont commettre des péchés Il y a des gens qui vont, comme on l'a déjà dit auparavant, des gens qui vont dire, mais Allah il a écrit qu'on fasse des péchés, n'est-ce pas Oui. Alors c'est normal, moi je peux me permettre de faire des péchés parce que Allah il a dit que nous on est imparfaits, on va faire des péchés comprenez des gens que... Ça, ce n'est pas, pas la logique, ce n'est pas la raison, ce n'est pas la religion, c'est un argument de, de shaitan pour faire en sorte que la personne se justifie, que la personne va arriver à la limite à, entre guillemets, halaliser le haram. Ce qui est haram, elle va le rendre halal. comprenez Tout cet argument de qadar ça va ne va pas faire la différence entre ce que la religion, elle dit et ce que qadar il dit. Est-ce que nous, on fonctionne selon qadar Est-ce que nous on prend nos décisions selon le qadar d'Allah ou bien on prend nos décisions selon le shara, la religion, la révélation Qu'est-ce qui détermine le bien et le mal C'est là révélation, la religion, les messages des prophètes. Comprenez, ce n'est pas le qadar qui est la référence du bien et du mal. Parce que le qadar, le destin, dans le qadar, il va y avoir des choses qui sont bonnes qui arrivent et des choses qui sont. Mauvaise qui arrivent. Alors là la grosse erreur parmi les grands pièges d'un shaitan pour égarer la personne c'est de faire en sorte que le qadar devienne une religion. Le qadar oui c'est une croyance, c'est notre croyance, mais la croyance du qadar c'est le fait de croire que tout n'arrive que par le qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah azza wa Jalla ne nous a pas demandé de prendre le qadar comme référence pour nos décisions parce que anyway dans tous les cas le qadar on ne le connaît pas dans les détails. Vous comprenez Moi, je sais qu'en tant qu'être humain, je suis faillible, que je vais faire des erreurs, que je vais commettre des péchés. Mais est-ce qu'Allah m'a révélé à l'avance le registre de mes péchés que je vais faire, le qadar à l'avance? Pour dire, ah, demain, il est déjà écrit que je vais faire telle erreur. Je vais la faire parce que c'est déjà écrit. comprenez? Non. Je ne connais pas, donc. On n'entre pas dans cette question de qadar. Comme on a dit, si quelqu'un veut être égaré, si quelqu'un veut se remplir de shubuhat, parmi les portes qu'il y a ici du shétan, c'est commencer à aller à droite et à gauche, à trop réfléchir sur les questions de qada, questions du destin. C'est clair Des questions sur ça ou c'est clair Parce que c'est important que personne ne sorte avec la mo moitié de la réponse sur ce genre de point, plus particulièrement. On n'agit pas selon le Le qadar, oui, notre action est écrite par le qadar. Mais nous, notre lorsque je prends ma décision, je ne pas dire qu'est-ce que le qadar il a dit. Qadar d'Allah il a dit que <coughs> moi je suis un être humain que je vais commettre des péchés. Donc je vais commettre un péché. Non, illogique et contraire au, à ce que Allah azawajet nous dit de faire. Moi ma décision elle est basée sur al-haq ou al batil. La nuance, le contraste entre le bien et le mal. Qu'est-ce qui détermine le bien Qu'est-ce qui détermine le mal La révélation qui vient de notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. C'est clair Donc, parmi les asrar, parmi les secrets pour comprendre pourquoi est-ce que l'être humain va commettre des péchés anyway, dans tous les cas. Même si les péchés ne sont pas bons, c'est haram, Allah Azza wa il n'aime pas les péchés. Mais Allah Azza wa il, il a écrit que l'être humain va commettre des péchés. Quelle est la raison qui est derrière Entre autres, il nous dit ici, فإن العبد la tauba et Allah azza de hadith du prophète Allah azza il aime le serviteur qui est muftanun tawab qui est muftan ça veut dire il se fait avoir de temps à autre et qui fait la tauba comprenez il se fait avoir ça veut dire par le shaytan mais il fait la la tauba pas celui attention pas celui qui est esclave du shaytan ça c'est pas le muftan tawab هذا عبد الشيطان لا تعبد الشيطانكم الله عز وجل c'est quelqu'un qui se fait avoir dans certains moments d'oubli de faiblesse négligence ça arrive parfois mais tout de suite la personne qu'est-ce qu'elle fait là la tauba c'est clair tout le concept tout le concept qui dit que celui qui est un bon croyant celui qui est un bon musulman c'est quelqu'un qui ne fait jamais le péché qui ne fait jamais un haram qui désobéit jamais Allah azzawajal. ça c'est l'un des deux concepts ça ça vient de deux sources l'une ou l'autre première source c'est les gens qui détestent la religion, qui ne veulent pas appliquer la religion mais qui utilisent ça comme excuse pour quoi pour lancer ce fameux blâme et accusation, cette fameuse accusation d'hypocrisie aux autres. Ah, il, il, il, il, il, fait, il fait la prière, lui. Il, il, va, il va au masjid, lui. Toujours, toujours au masjid. C'est ça, c'est ça. Après ça, je l'ai vu, moi, en train de faire telle chose. Très... Et après Est-ce que toi, tu es Allah Subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est toi qui a son compte de Hisab, Est-ce que c'est toi qui décide que cette personne-là va entrer, Jannah va entrer nah? Pas de sens. Complètement illogique. Deuxième catégorie, c'est oui, les vrais hypocrites mais qui utilisent la religion. Ça aussi, ça existe. Et qui véhiculent leur image comme étant des personnes qui sont parfaites. Que moi, je suis quelqu'un qui est parfait. Je ne suis pas comme les autres. Et celui qui vous dit que moi, je suis tellement bon, tellement un bon croyant que moi, je ne fais pas des erreurs, moi, je ne fais pas de péchés, ça, c'est un grand menteur. C'est un grand menteur. Parce que c'est le prophète والسلام, qui lui l'a dit. Kullu bani adama kappa. Tous les êtres humains sans exception font des erreurs. Mais par contre le problème ce n'est pas de faire des erreurs. De un que ta vie ne soit pas attention on peut faire une grosse différence ici. C'est ce genre de nuances qui sont extrêmement importantes et que les gens négligent ce genre de choses. C'est pour ça que c'est très important de comprendre. Grande différence entre eux. celui que sa vie, sa direction générale. Quelle est la direction générale de ta vie Pourquoi tu vis toi Ça c'est une question que chacun se pose entre lui entre Allah Azza wa Pourquoi est-ce que moi je vis Lorsque je me réveille le matin, ma vie c'est pour quoi exactement Si principalement, je sais que ma vie c'est pour Allah Azza Jalil. Ma vie c'est pour l'au-delà. Lorsque je me réveille le matin en général, mes grandes priorités moi dans ma vie c'est quoi C'est quoi C'est œuvrer pour El jannah Là, bien sûr. Ce n'est pas, pas contre le fait aussi que je, lorsque je me réveille le matin, je dois penser que je, je dois travailler, me faire le halal et l'argent et ainsi de suite. Ça, c'est normal. Parle, ça, c'est la vie normale d'un être humain. Mais on en train de parler ici côté moral, côté la vision générale de ma vie. Différence entre celui qui vit comme ça et que ça lui arrive de commettre des péchés, oui. Cette personne-là, va juste lui ajouter une chose. Ce n'est pas nous qui l'ajoutons, c'est la religion. C'est l'islam qui est comme ça, c'est Allah qui le dit. On va lui ajouter une chose aussi. Lorsqu'il y a des erreurs, qu'est-ce qu'on fait Taoub, repentir. Cette personne-là, elle est sur le droit chemin. Pas nécessairement que c'est le meilleur croyant, mais personne elle est sur le droit chemin. Grande différence entre eux. Ce modèle, et entre attention, personne, lorsqu'elle se réveille le matin en général, toute sa vie, ce qui prime en général dans ma vie, c'est quoi? Le haram et mes tentations et ma vie, avoir le fun et avoir du plaisir et avoir, mes, et avoir mes rêves personnels. Halal, haram, importe peu. Je vis pour mon hawa, je suis esclave de mes passions. Et parfois, comme ça, parfois, je fais deux de raka'a. Allez une fois, je ne sais pas, un jour, Inch'Allah, peut-être je vais faire had comme ça. Parfois, je donne un peu Ramadan. Parfois, je donne 10 dollars une fois par année, un orphelin, quelque chose, Inch'Allah. Je vais entrer le djannah, Inch'Allah. Grande différence entre les deux. Vous comprenez Lorsqu'on dit que l'être humain, il est faible de par sa nature qu'il va commettre des péchés, ça ne veut pas dire, moi, toute ma vie, ma vie, moi, je me rappelle d'Allah, Azzawajal, parfois, besoin... De paye med det. Ja Allah, ja Allah, ja Allah. Jag vill göra. Allah, det är tawakkul. Allah, det är en min doa. Besån de réussir. Jag har en examen. Ah, tout le monde. Föra du för mig. Allah, det är väldigt misärkord. Föra du doa. Jag har en examen. Inchallah, jag vill göra salat. Det är såntar. Det är såntar. Compråde? Och, det resten av de min vita. Allah Azza wa Jalla. Ja, det är... Nej, det är inte det som vi säger. Men, cette personen-là... Celui qui en général sur le droit chemin, si ça arrive de faire des erreurs, après l'erreur, la personne ne ne veut pas, vous savez, même dans le système de de justice, lorsque quelqu'un commet un crime, en fait une grande différence entre quelqu'un qui a commis un crime sur le champ et quelqu'un qui a commis un crime qui était prémédité. Ça veut dire bien préparé à l'avance, personne était bien déterminé, ça Certaines personnes, ça peut le, leur prendre euh, des mois ainsi de, pour préparer un crime. Lui ici fait le haram, mais c'est un haram qui est prémédité, beaucoup plus grave que celui qui a fait le haram à cause d'une faiblesse d'un moment comme ça. C'est arrivé, c'était pas planifié, c'était pas mais c'est arrivé. Comprenez? Déjà ça c'est une grande différence auprès d'Allah subhanahu wa taala. Innam det tåbet på Allah till de som gör sjuva med de från nära. Allah Azawajalla säger att de accepterar ånslutet och ånslutet från de som gör sjuva, det dåligt, med jehala. Jehala, det är inte jag inte visste, nej, det är inte så. Jehala, det betyder att det är en tid då personen förlorar sin besinnlighet, förlorar sin klara vision, förlorar Allah Azawajalla, tillfälligt, förlorar äkra och alla och de effekterna och så vidare, pågivelse av allihop, då må det utbana Allah Azawajal? Eller accepterar du tillbaka från Suhbana Såhär. Såhär. Ja, barak Allah för comme notre frère som Satan kommer att skaffa dig. Satan också, för att Allah Azzauddin, säker på att han säger att det inte är någon som är så dålig som Satan. Satan är inte någon pas vrai. Il ne peut pas ouvrir ton cœur kan göra någonting. Satan la manette comme ça et commence någonting. Satan är inte någon som kan göra någonting. Satan är Sauf si tu as, khalas, tu as ouvert, comme on l'a dit, quelqu'un qui est esclave, shaitan, khalas, il a complètement ouvert son cœur. Mais pour un croyant, le shaitan ne peut pas venir. Mais le shaitan, il a appris des ruses. Le shaitan, il a, il a de l'expérience, des milliards d'êtres humains avec lesquels il a travaillé. Donc il a développé des choses. Vous comprenez Le shaitan, il a des ruses. C'est important de connaître ces ruses. Comme notre frère, il a dit, parfois le shaitan, il va passer par la porte du bien. Il te dit, il va parler à quelqu'un. Tu as fait un mal, tu as fait le haram. C'est grave, c'est la deuxième, la troisième fois. Alors, il faut faire la tauba maintenant. fais la tauba maintenant et dans ta taouba, mets de l'en face. Tu vas promettre à Allah. Tu dis Ya Allah, après aujourd'hui, si je fais ce même péché, je ne vais plus rien. Ya Allah, après cette journée, si je. Ya Allah, je te promets, ça ne va plus jamais arriver. C'est fini. Shaitan va encourager la personne à prendre ce contrat. Une fois que la personne va le prendre, Shaitan va le laisser pendant un certain temps, après ça va lui envoyer une grande campagne. Tout un contingent de Shayateen, Juste pour que la personne refasse la même erreur. Et le même péché. Pourquoi Pour détruire sa détermination. Khalas. La personne, celui qui ne connaît pas Allah, va dire « Moi, c'est fini. » Ça va plus jamais fonctionner pour moi. Donc, je vais continuer à faire le haram jusqu'à jusqu'à ma mort. Vous comprenez C'est pour ça que, encore une fois, ce si c'est pas un had, ce c'est pas un contrat. Taubat, tu demandes à Allah azawajalla parce qu'il y a aussi des gens qui disent ça. C'est encore une fois, c'est parfois manque de de précision. Des gens. D'air il y a prêcheur ou autre chose il va te dire allez fais un ahd aujourd'hui aujourd'hui fais un ahd entre toi et entre Allah que tu vas plus jamais faire ça et que tu vas toujours faire ça et que tu vas toujours faire tout de suite maintenant maintenant dis ça aujourd'hui fais un ahd entre toi et entre Allah zord ok il y a pas il y a ahd entre toi et entre Allah à long terme ça c'est grand faut vraiment faut vraiment savoir que c'est le email qui va te permettre de de tenir ce ahd de ce et ce contrat Fais la tawbah, comme Allah Azza wa il dit, fais la tauba et fais de ton mieux pour être une personne qui est meilleure. Et même si ça arrive que tu vas faire après ça, on connaît le hadith, c'est un hadith authentique du prophète, que si la personne a fait le péché, après ça fait la tauba après ça fait le péché et fait la tauba 50 fois, 100 fois, 1000 fois, Allah Azza wa Jal, « Thumma Allah, taghfirillâha Allah, rafouran » Rahima, Allah Azza wa Jal, il est et il sera toujours miséricordieux et pardonneur, c'est pas dans le sens ici de, encore une fois, alaykoum salam wa rahmatullah, c'est pas dans le sens bien sûr de prendre ça à la légère, de prendre ça de façon préméditée. Allah, moi il va toujours me pardonner, alors à chaque fois, quelqu'un il va faire le mal, il va dire je vais faire le mal, mais Allah il va me pardonner après parce que je vais faire la taube, vous comprenez, c'est pas c'est pas ça on, on ne joue pas des jeux avec Allah Azza wa Jal c'est pas ça le sens mais le sens c'est de dire que Allah Azza wa Jal sa porte elle est toujours ouverte à celui qui est sincère et qui veut revenir vers lui et se détourner du shaytan iyadhan billahi azawajan. Prochain point. Encore une fois un argument de ceux qui sont en faveur de la personne B qui disent que celui qui, qui commet le péché, qui fait le repentir, il est meilleur que celui qui n'a pas commis le, le péché. Qu'est-ce qu'ils ont dit aussi Un autre argument. Un autre argument. فيها من الذل والانكسار والخضوع والتملق لله والتذلل له ما هو احب اليه من كثير من الاعمال الظاهره فان الذل والانكسار روح العبوديه ومخها ولبها لا توبه لا vraie tauba, attention pas la tauba de dire astaghfirullah wa atubu ilay la vraie tauba, on est en train de parler ici la touba qui est dans le cœur, avant tout Et qui pourrait nous rappeler c'était quoi les conditions pour que la tawbah soit acceptée par Allah Azza C'est les bases de tawbah, ça fait des mois qu'on en parle. C'était quoi les, les conditions Cesser tout de suite que la personne, elle cesse le mal, le haram, quoi aussi Le regret, et aussi détermination, pas de promettre, on vient de parler de promettre différence ici en promettre, détermination détermination c'est toi tu te fais un plan promettre à Allah Azza wa c'est grand demande à Allah Azza wa Jal, de t'aider tu es déterminé entre toi et toi même je suis déterminé, je ne vais plus faire ça Inch'Allah mais le cœur de tout ça la condition la plus principe, la plus importante c'était quoi le regret dans le hadith du prophète le regret en tant que tel c'est C'est une tauba, c'est comme dans le hadith, al-hajj le pèlerinage, c'est Arafa. Pèlerinage, c'est plusieurs choses, mais pourquoi est-ce que le prophète Sassumi dit, Hajj, c'est Arafa C'est parce que être sur le mont de Arafa, cette pratique, c'est la pratique la plus noble, la plus importante du pèlerinage. Et c'est la même chose. L'élément central de la taouba, c'est le regret, c'est un nadam Le regret, c'est quoi Lorsque la personne a qui pourrait nous dire, qu'est-ce que ça représente Quels sont, quels sont les sentiments de la personne à ce moment? Se sent mal? Qu'est-ce qu'il y a aussi? Humiliation. L'envie de retourner en arrière, la sincérité, donc. Le regret habituellement, c'est quelque chose d'intense qui vient, qui vient du cœur. On parle pas du regret, de... « Ah, je regrette, excuse-moi. » comprenez On parle d'un regret qui à est à l'intérieur, c'est des remords. La personne, elle l'a dans le cœur. Ça, c'est sincère, c'est puissant, c'est sérieux, c'est fort. Et comme on a dit la question, le frère tout à l'heure a dit, l'humiliation. La personne se sent mal. C'est vraiment difficile, c'est très difficile, voire presque impossible, d'imaginer quelqu'un qui regrette, c'est un moment de regret, Et au même moment, la personne, à l'intérieur de son cœur, il y a le regret et l'arrogance. Difficile. Parce que l'arrogance, l'arrogance, le concept d'arrogance déjà, ça sort d'un certain leurre. Ça veut dire que tu es tellement pompé à l'intérieur que la personne, elle croit qu'elle est en train de tout faire. Tout ce qu'elle fait, c'est le bien, c'est la, la meilleure personne pour faire. Le regret, c'est complètement le contraire. Vous comprenez C'est pour ça que la taouba, la vraie taouba sincère, c'est une grande démonstration d'humilité et de modestie devant Allah subhanahu wa ta'ala et de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. al ila ilallahi azza wa jal, démonstration de, faible, de faiblesse et de besoin envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, il nous dit l'imam ibn al-qayyim. C'est le noyau de al de l'adoration. C'est le noyau de l'adoration. Et c'est pour cela que ces gens-là, que cette opinion-là, elle nous dit que la personne B est meilleure que la personne A, parce que on peut avoir un exemple. Au même moment, la personne A n'a pas fait le péché. Au même moment, elle vient de terminer. La prière de la nuit, douze rak'a, dix rak'a, treize rak'a avec lui, par exemple. Elle a prié pendant deux heures, trois heures. Les Elle n'était pas, pas en train de faire un péché, elle est en train de faire le bien. Mais ça se peut, ce n'est pas, pas toujours, ça ne devrait pas être comme ça. Mais souvent ça arrive que cette personne-là, lorsqu'elle va terminer, elle va se sentir, je veux quelque chose de grand pour Allah Azzaoude. Un grand sacrifice pour Allah Vous comprenez Il y a un certain far à l'intérieur. Il y a, a une certaine. Et encore une fois, ça c'est aussi une autre ruse de Shaitan. Shaitan, il a des ruses partout. Sur le chemin, prépare chaque personne, il lui prépare une mauvaise surprise. Et il sait que cette mauvaise surprise-là, ce piège, ne, ne marche pas avec lui. Je ne vais pas le faire sortir. Je ne perds pas mon temps. Je l'attends au au prochain point. Vous comprenez Alors, il y a des, des personnes que le shaitan ne va pas les attendre au début de la nuit, le samedi soir, mettons, autre, pour lui dire, viens, viens, on va, on va aller quelque part, c'est le samedi soir. Non. Il y a des personnes que le shaitan, il sait que, lui, que ce soit samedi, jeudi, quelque chose, lui, il va prier la nuit. Il ne va pas perdre son temps pour lui dire, viens. Non. Lui, le shaitan, samedi soir, il va l'attendre où et, et quand exactement Hein? au moment de la salette par exemple pour lui enlever son rougeur, juste au moment de la salette mashaAllah tu es en train de faire la salette pas, pas beaucoup de personnes comme toi Là, la salette finie. tu as fait ce qui est essentiel maintenant pense à demain le matin comment tu vas te réveiller qu'est-ce que tu vas faire pour Faire tes achats, Et là, comment c'est Allahu Akbar. Et là, la personne. Moi, voilà. Ce qui est plus important, c'est que je suis en train de faire la salade. Et là, le khouchou, il est Il est parti. La concentration, non. Il est en train de penser à qu'est-ce qu'il va faire. Non, il y a d'autres personnes, ça ne fonctionne pas. Et c'est le shaitan. Lui, il khouchou, il a un bon khouchou. va attendre où Je vais attendre après qu'il termine. Salade, Qiyam al-Layl. Juste après, il va dire quel exploit Et la personne va sentir. Qui est comme moi auprès d'Allah Azzaud? Peu de personnes. Et moi je suis, et moi je suis, et moi je suis. Alors, ces là ils disent quoi? Lui, comparé à lui, qui n'a pas fait qiyam ou Layl, qui peut-être a fait un péché, quelque chose de haram, et que, après ça, il a terminé sa nuit avec la taouba, le repentir, et qu'il se sent tellement humilié devant Allah Azzaud, tellement modeste, Tellement dans le besoin Que Allah Azza wa Jalla Il lui pardonne Kadak, Tellement les remords sont puissants Ils disent lui il est Meilleur auprès d'Allah Azza wa Jalla Que le premier Vous Comprenez ici la logique C'est pour, pour ça Certains des ulama ils ont dit La an Usbicha Naiman Fa andam Khayrulli min an اصبح قائما معجبا que je me réveille à l'instant de l'a'dhr à la fin de la nuit ayant raté la prière de la nuit je me suis pas réveillé je tellement de oh, je me sens tellement mal j'ai raté ce soir il dit c'est meilleur pour moi que de faire la prière toute la nuit et de finir avec ce sentiment-là de ⁇ ghuru je suis tellement joyeux, moi je fais ⁇ Qiyam al-Lay. comprenez Parce que le deuxième est beaucoup plus représentatif de ⁇ Al-Aboudia, l'adoration et l'humilité devant Allah Subhanahu wa Ta'ala. Y avait une question Non. Non, il laisse des traces. Les, même, même les deuxièmes vont dire qu que les péchés vont laisser quand même des, des traces. Sauf que les deuxièmes, ils pourraient te dire quoi Regarde la plus grande image. Il y a les, les mauvaises traces, mais regarde aussi les bonnes traces de Ettehubak que celui-là n'a pas eu. Vous comprenez Et ça, c'est quelque chose, ça c'est un phénomène connu de la vie. Il y a des personnes qui font beaucoup de bonnes œuvres, font beaucoup de bonnes œuvres, Parce qu'il est à, à son moment de vie de taouba. Il vient de sortir d'une de, vie dans laquelle il faisait beaucoup de haram et tout. Donc il a fait la taouba. Il fait beaucoup de bonnes œuvres actuellement. Et il se considère comme un mauvais croyant. Et il y a quelqu'un d'autre. Parce qu'il a été sur le droit chemin depuis très très longtemps. Il fait peu de bonnes œuvres. Peut-être pas de haram. Mais fait peu de bonnes œuvres. Peut-être moins de bonnes œuvres que le premier. Mais se considère comme un bon croyant, comprenez l'erreur c'est quoi c'est que le premier il a vu son passé moi j'ai fait tellement de mal maintenant j'essaie de me rattraper alors tout ce que je suis en train de faire est, je ne suis pas quand même une bonne personne ce qui est une bonne chose à, à voir en passant le deuxième, celui qui est vraiment dans l'erreur c'est quoi c'est qu'il n'a pas vu qu'actuellement il n'est pas vraiment en train de faire de beaucoup excusez-moi encore une fois pour la comparaison comment dire, on ne compare pas la religion d'Allah Azzawajal à la dunya, mais les exemples nous aident, Allah Azzawajal nous donne des exemples dans le Coran, ça nous aide parfois à, à comprendre les choses ça c'est comme les anciennes compagnies par exemple, de technologie d'ordinateur et ainsi de suite qui continuaient à dire nous c'est qui, nous c'est la grande compagnie nous c'est IBM, plus grande compagnie dans tel, tel, tel et qui continuaient de, de vivre dans Al-Ghurur on a un grand chiffre d'affaires, tout le monde fait confiance à notre marque et ainsi de suite, on est les leaders et tu continues à vivre dans, dans cette image qui peut-être n'est plus représentative de ton présent ou bien de ton avenir qui est proche. Et de l'autre côté, tu as de petites compagnies qui commencent à trouver de nouvelles idées innovatrices et ainsi de suite et qui commencent à monter très très vite et qui se disent, nous on est des petites compagnies. Mais... Très bientôt après ça, le, le premier IBM, aujourd'hui, c'est qui qui achète IBM Peut-être, je ne sais pas, ils font du commerce avec, avec des entreprises, des, des, des choses très très pointues, mais aujourd'hui, les, les marques que les gens achètent, c'est complètement différent, vous comprenez C'est à peu près la même chose. Il ne faut pas seulement voir le passé. Lui, l'an dernier, il était... Regarde comment est-ce qu'il est actuellement aujourd'hui. Moi, j'étais, moi j'ai toujours été, mais qu'est-ce que je suis en train de faire aujourd'hui Vous comprenez Avez-vous avez une question? Oui. Oui, jusqu'à un certain point. L'environnement est pris en considération auprès d'Allah subhanahu wa taala. C'est pour ça que le Prophète il y a beaucoup de hadiths là-dessus sur la question de al-gurba. Bada al-Islamu gariban, musayyadu gariban, kama kama bada Fatouba lil-gurba. L'islam a commencé comme étant étrange. Après ça, il est devenu comment on dit entre guillemets, mainstream, normal comme lors du temps du prophète salam, vers la fin de son temps, les quatre califes et ainsi de suite, c'est facile d'être un bon musulman, très facile. Si tu vis avec Abu Bakr, Omar, et Othman, et et Ali et ainsi de suite et tu n'es pas un bon musulman, tu as un sérieux problème. Après ça, il dit Alayhi Salatou ثم يعود غريبا كما il va redevenir étrange comme il l'était. Dans d'autres narrations de ce hadith, qu'il a dit, sallam, qu il aurait dit à ses compagnons, que vous êtes dans un temps lors duquel, il s'adressait à ses compagnons, que vous êtes dans un temps lors duquel, celui qui délaisse le dixième de sa religion, va périr. « va périr. » Et qu'il va avoir un temps lors duquel celui qui est capable de prendre un dixième de sa religion va être sauf auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi Encore une fois, encore, comme dans d'autres narrations, « La yadiduna l'inkhayri a'wanan » parce que vous trouvez des gens qui vous aident à faire le bien, ils ne trouvent pas des personnes qui les aident à faire, à faire le bien. Donc, la règle générale, oui, elle est vraie. Allah azza wa c'est lui qui connaît notre situation et il prend en... Il, il, notre statut auprès de lui subhanahu wa ta'ala prend en considération entre autres la situation de la personne et son environnement et ainsi de suite ça c'est clair sauf que, sauf, que, sauf que on ne veut pas prendre ça comme une excuse pour toujours viser très très bas et dire parce que moi mon environnement vous comprenez parce que en vérité Ce que notre environnement nous permet de faire, c'est souvent beaucoup mieux que ce que qu'on pense. Vous comprenez. Donc, oui, il y a une, il y a des choses il y a des choses aujourd'hui dans dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il y a des choses qui sont claires, qui sont évidentes, que c'est c'est des restrictions, c'est un c'est un seuil, c'est un plafond. Sauf si tu as immense vraiment un degré de foi, d'osse d'érine, vraiment de la crème de la crème, très très difficile de ce seuil, de dépasser ce seuil. Et Allah Azza wa il sait que si tu es sincère, Allah Azza wa il est pardonneur, il pourrait même te récompenser pour des choses qui sont bonnes et que tu ne peux pas faire parce que tu es incapable, comprenez Mais beaucoup de choses que les gens disent « Ah, on ne peut pas faire parce que de nos jours on vit dans un monde différent et c'est difficile d'être un bon musulman », beaucoup de ces choses, ce n'est pas, pas vrai, comprenez C'est tout simplement des choses qui demandent un peu de sacrifice, un peu de patience et que Azza wa il va te facilité. Par exemple, il y a des gens qui ne font pas la salat aussi simple que ça, qui ne font pas la prière, qui ne font pas la prière à temps. Quel est l'argument C'est parce qu'aujourd'hui on vit dans un contexte dans lequel c'est très difficile de faire la salat. Est-ce que c'est vraiment très difficile pour les personnes qui font la salat Est-ce que c'est vraiment très difficile de faire la salat Non. Si tu fais la salat de façon régulière, après quelques temps, après quelques années, si tu deviens un mosalli... Ça fait tellement partie de ta vie que tu, tu n'y penses même pas. Tu n'as même pas à programmer. Ce n'est même pas un problème à régler. Comment je vais faire la salade aujourd'hui comprenez Ça vient. C'est comme tu dois manger. Tu... Maintenant, c'est le temps de manger. Maintenant, c'est le temps de faire, de faire la la salette. comprenez Mais dire par exemple, on va donner un exemple. Cherchez le halal maintenant, le gain, l'argent. Cherchez le gain, revenu qui est tellement halal qu'il n'y a pas de shubha. Il n'y a pas de shubha, ça veut dire qu'il n'y a rien de, ne, ne serait-ce de... Hmm. Ça, c'est quasi impossible aujourd'hui. C'est quasi impossible de trouver une source de revenus, de rizq, qui est tellement halal, tellement pure, que je dis, moi, Wallahi, par Allah, il n'y a pas de petite shubha dans mon rizq. Je ne sais pas dans quel monde tu vis. Mais est-ce que c'est une excuse pour autant que moi je vais manger le haram, clair Non. Vous comprenez Différence entre... Moi je, moi, je, moi je prends le riba, et moi je prends le haram, et moi je prends... Parce qu'aujourd'hui c'est très difficile de faire, c'est pas vrai. Mais de dire de l'autre côté que oui, il y, y a des choses... Et ça c'est important aussi. C'est pour ça qu'on a dit, il faut toujours garder la, la, la balance. On a parlé un peu de ça la dernière fois, on a dit dans le hadith du prophète sallallahu wa C'est quoi Set wa qaribu On vise la perfection. Ce qu'on vise, on essaye d'atteindre la perfection. Le résultat final, dans les faits, s'il est proche de la perfection, s'il est dans le cadre général, on dit Alhamdulillah et on essaye de faire mieux la prochaine fois, mais on dit alhamdulillah. On est dans on n'a pas à se sentir mal parce qu'on n'est pas on n'est pas parfait, on ne peut pas être parfait surtout de nos jours c'est pour ça que lorsqu'on est en train de lire toutes ces choses est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut être le croyant décrit comme dans Madari du Saliki encore plus grand que ça le croyant décrit dans le Coran au moindre détail le croyant décrit par le prophète dans sa sunna au moindre détail personne personne de un parce que la perfection humaine ça c'est pour les prophètes Et pour une petite minorité, encore une fois, et ainsi de suite, comme dans le hadith du prophète, et de deux aussi à cause du contexte dans lequel, dans lequel on vit. Donc, comme on l'a dit la dernière fois, ça ne veut pas dire que moi, je ne vais pas lire oh, « mais ça c'est la perfection, ça c'est un niveau très élevé, ce n'est pas pour notre temps aujourd'hui. Je ne lis pas, non, je lis. Parce que ça m'aide à me motiver, à faire monter le niveau ». Le plus que tu t'entraînes à un niveau qui est supérieur, le plus que tu vas devenir meilleur. Le plus que tu te contentes du bas niveau, le plus que tu vas descendre, c'est normal. N'importe quelle personne ici qui fait le sport, n'importe quel sport, vous avez un sport que vous aimez. Est-ce que vous aimeriez ça pour voir vous entraîner avec les plus grands, les, les, les plus grands athlètes et spécialistes dans ce domaine Est-ce que vous aimeriez ça Oui pas nécessairement pour être à leur niveau, mais ça t'aide à relever ton niveau, à monter encore plus haut. Walillahi ta'ala al-mathalu al-a'la. Donc, si on revient, on va trouver que les pieux ancêtres et les salafs et les gens vertueux, certains parmi eux, que c'est l'histoire de, je pense qu'on a déjà mentionné ici dans la halaqa ou peut-être dans d'autres situations, mais une fois, il y a eu une Une fille d'une famille qui était connue. Ça, ça fait plusieurs siècles. Okay? Pas, ça ne s'est pas, pas, pas, pas passé hier ou la semaine dernière. Ça fait plusieurs siècles. Il y a une fille qui venait d'une famille qui était connue pour sa piété, pour son haut degré de piété, de pratique, et ainsi de suite. Qui est venue pour demander à un savant. Elle lui dit « Al-khiyata »« la couture »« Moi, je, je fais de la couture » Moi et ma mère et ainsi de suite. Elle dit, je veux savoir est-ce que ce qu'on fait à tel moment, ce que c'est halal ou c'est pas halal. C'est quoi le moment exactement Vous savez que dans le temps il y a pas il y a pas les lumières, il y a pas il y a pas. Donc les gens la nuit, pas de lumière. Donc normalement on dort, on peut pas être vraiment productif, sauf si on a des bougies ainsi de suite et tout ça, ça coûte de l'argent. Comme aujourd'hui, on paye pour l'électricité, d'antan le les gens payaient pour l'huile de la lanterne ou bien pour acheter des bougies ainsi de suite. Elle disait, parfois, on attend le moment lors duquel les soldats du sultan passent par notre rue, parce que lorsqu'ils passent, ils ont beaucoup de lumière avec eux, des lanternes et ainsi de suite. Et on profite de ce, de ce moment-là, parce qu'il y a beaucoup plus de lumière, pour coudre un peu. Quelques secondes ou quelques minutes, ils vont passer comme ça. Alors elle dit, mais on s'est demandé la question, est-ce que ce qu'on est en train de coudre à ce moment, est-ce qu'il est halal, sachant que ça, c'est les soldats du sultan qui, lui, souvent les dirigeants, ils prennent de l'argent qui est haram, on s'entend, parfois ils sont injustes envers leurs citoyens, ainsi de suite, prennent des impôts, des taxes, etc. Alors elle dit, est-ce que c'est halal, sachant que ces lanternes-là pourraient être alimentées avec de l'argent qui est hara. Comprenez, ça c'est le haut, ça c'est un haut niveau de wara. C'est pas taquelle louf. La personne n'est pas en train de, de, de non, mais quand même là, elle est pas en train. De, comprenez, c'est pas, c'est pas taquelle louf. Elle n'exagère pas. C'est représentatif de 100 degrés de, de foi et de pratique. Est-ce qu'on peut appliquer la même logique aujourd'hui? Hmm? Tu vas rien manger Rien Rien ne va être halal Est-ce que pour autant on va dire Mais ça c'est des histoires pour le passé Ou bien est-ce que ça doit être quand même des histoires Qui nous inspirent Pour essayer pour nous, pour nous rappeler à l'ordre Que peut-être que je marche trop dans le haram Je dois me dire un peu Il faut, faut un peu revenir un peu vers Le point qui est le point du centre C'est clair Taïb Après ça, il nous dit, euh, un autre point ici que nous avons, وَلِيَ أَجْلِ هَادَا كَانْ أَقْرَبْ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ C'est pour cela que l'instant lors duquel le croyant est le plus proche d'Allah, c'est lorsqu'il est en état de prosternation. Pourquoi la prosternation représente quoi exactement C'est l'humilité, la modestie devant Allah, et c'est représentatif encore une fois du besoin que La personne est là envers son créateur, subhanahu wa ta'ala. La prosternation et le soudoud, Et alors il est en train de nous dire, c'est comme si la taouba c'est un sujoud qui est moral. Ce n'est pas un sujoud physique, mais c'est le soudoud du cœur qui est en train de s'exprimer auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. En passant, c'est encore une fois, c'est une question qui est logique. À un moment de taouba c'est parmi la personne qui est en train, en train de faire la taouba de faire la tawba. Elle a vraiment des regrets, elle vient de faire quelque chose de mal. Elle fait la tawbah. Lors de ce moment de tawbah, si elle fait deux raka'a, une salat de deux raka'a et son soudou de prosternation, deux raka'a de tawbah, est-ce qu'elle va avoir le khouchouh, concentration dans sa salat Oui, parce qu'elle l'a fait pour une raison particulière. Tawbah, je veux qu'Allah me pardonne ce que je viens de faire. Vous comprenez Alors qu'une autre personne qui n'a pas fait le mal, va faire deux raka'a pour le adr, pour la récompense. Allahu Akbar je suis récompensé et là la tête elle est ailleurs vous comprenez la différence ok il nous dit que c'est peut-être ce point qui nous donne la raison pour laquelle Allah Azza wa il répond favorablement plus favorablement au dua à l'invocation des trois qui sont les trois al madloum wal Il y a trois personnes dans les hadiths, dans les textes, que leur invocation est plus puissante. Que Allah Azza il répond à leur dua. Celui qui jeûne, celui qui est un voyageur, et celui qui est opprimé. Parce que ces trois personnes habituellement, lorsqu'ils font le dua, l'invocation va sortir du cœur. Ça, ça va être une invocation de modestie. Qui a plus tendance à être modeste Celui qui a mangé à sa faim celui qui a tellement faim Qui aurait tendance à être plus modeste dans son cœur Celui qui a faim. La vraie faim. Pas la faim que les gens ils pensent « J'ai faim parce que ça fait deux heures que j'ai mangé, j'ai faim. » La vraie faim. Les personnes qui expérimentent la vraie faim, ça veut dire ce qu'on dit au vrai sens des mots, « Je meurs de faim ». Cette personne-là, si, si, si quelqu'un ne connaît pas Allah, il ne connaît pas doha, dua, il pourrait se tourner à un autre être humain, il va, il va lui faire dua, il va se mettre à quatre pattes, il va faire sous devant cette personne, juste donne-moi quelque chose à manger. Vous comprenez Parce que dans le cœur, le cœur est tellement, se sent en faiblesse et dans une situation de besoin. Et c'est pour ça que, même, même si on sort de, de, cette, de du contexte, entre parenthèses, c'est pour ça que les ulama, ils ont dit, Tout être humain adore quelque chose. Tout être humain, il a une divinité. Celui qui dit « je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en créature, adore quelque chose. Celui qui dit « moi, je rejette Dieu parce que je veux être libre », il n'y a personne qui est libre. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est libre Complètement libre, son cœur est libre. Moi, je suis complètement indépendant. Non. Il y en a qui… « Ah, Dieu, pourquoi Dieu ?» J'adore pas Allah, arrogant, est Allah, Azza wa Jal Mais, pourquoi Parce que dans son cœur, il adore son boss. Comme les, les gens, par exemple, les gens qui font les drogues et les gangs de rue et ainsi de suite, vont prêter allégeance, leur, leur dieu, leur créateur, ça va être chef de gang, quelque chose comme ça. Ça c'est « mu'azzamun fiqalbihi », c'est lui qui me fait vivre, c'est lui qui me protège, c'est lui, c'est lui comprenez Même ce qu'on appelle les personnes qui, en apparence, ont l'air d'être puissantes. Politiciens, présidents, ministres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors les gens ils disent, mais regarde, lui est tellement puissant, il est fort, il a de l'argent, et ainsi de suite. Mais lorsque c'est le temps des élections, qu'est-ce qu'il fait Qu'une fois, il se soumet à presque tout le monde. Juste pour que les gens votent pour lui. Parce que son succès, sa puissance, son argent, et ainsi de suite, dépendent entre autres de sa position. Et sa position dépend de ceux qui vont voter pour lui. Alors, le cœur, il est toujours relié à quelque chose. Il n'y a pas un être humain qui vit sans divinité. Allah Azza wa et ça c'est la logique. Ça c'est complètement logique, c'est complètement simple. Aujourd'hui, j'étais en train de voir et euh, euh, Petite euh, vi vidéo sur YouTube avec la tra traduction. Il y a un artiste connu en Suède. Je n'ai jamais vécu en Suède, je ne connais pas la culture de ce pays-là, mais il dit c'est un artiste qui est connu, ça a l'air d'être une personnalité qui est connue. Et qui était en train de faire, ou bien il y avait un journaliste ou autre chose, qui est en train de faire une entrevue avec elle. Et là, pour une raison ou pour une autre, il commence à parler de la religion. Et il dit, moi, je suis chrétien de naissance, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je crois en Dieu. Je crois fortement en Dieu. Je ne pratique pas une religion particulière. Mais il dit de un, Jésus, fils de Dieu, moi, je ne suis pas vraiment convaincu. Et il a dit, j'ai déjà parlé à l'église, j'ai déjà parlé. Bon, tout est détail. Après ça, il dit, j'ai cherché, et j'ai cherché, et j'ai cherché, Et la seule chose que j'ai trouvée logique, c'est la religion de l'islam qui dit de croire en le prophète Mohammed, et qu'on n'adore qu'un seul Dieu. Il a dit ça, ça a l'air d'être tellement logique. Même si je ne suis pas devenu musulman ou autre chose, mais c'est la chose la plus logique que j'ai trouvée. Là, tout de suite, complètement, le journaliste a essayé de changer de sujet, puis après ça, à peine une minute après, il a terminé l'entrevue. Parce que bon... Je un artiste qui commence à parler de, de rien du tout, qui sort l'islam et j'apprécie l'islam, c'est logique, adorer seulement un seul Dieu, ça c'est pas encore une fois, encore une fois c'est comme, comme on le dit toujours, on le rappelle, on le rappelle toujours, le fameux, le fameux, euh, le fameux, Comment est-ce qu'on peut, peut dire le, fa, le fameux mythe dans lequel les gens ils vivent, qu'ils ont devant eux une télé comme ça, et des médias et des chaînes de télé, dans lequel il y a la liberté d'expression et que toute personne peut venir pour exprimer ses idées à travers, cette, à travers cet écran. Tout ça, ce n'est pas vrai. Tout ça, ce n'est pas vrai. Dès qu'on parle de la vérité, dès qu'on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de suite, il faut couper tout de suite. Si tu veux être un musulman pour parler... Dans des grandes chaînes de télé ou autre chose, on peut, on peut à la rigueur te permettre te, de venir et de t'exprimer, de parler ainsi de suite. On peut à la rigueur, c'est on voit qu'il y a une certaine maslaha, mais à condition que tu ne parles que des musulmans et du Moyen-Orient et du problème de tel et de la politique de tel et telle chose. Dès que tu commences à parler de Allah ou le Coran ou l'islam ou la croyance ou la foi ou ainsi de suite, la cro, croyez-moi là, ça c'est. C'est haram que ça passe à la télé. C'est haram. Vous comprenez Donc, la logique en islam, c'est très simple. À part, à la place de faire en sorte que ton cœur, tu le divises entre mille divinités et que quelqu'un dit, non, fais telle chose, non, non, non, fais telle chose, non, tu dois m'obéir, fais telle chose. L'autre, il te dit, fais telle chose. Et toi, à chaque fois, tu changes de cap. Ton Seigneur, c'est celui qui t'a créé et qui est « al-hay » comme on a dit la dernière fois, « al-qayou ». Le premier et le dernier. Allah Azza wa ce n'est pas comme, comme une fois, le riche. Le boss qui est riche, ton ami qui est riche, ton père qui est riche. Aujourd'hui riche, demain pauvre. Aujourd'hui vivant, demain mort. Président, ministre, roi, je ne sais pas quoi, aujourd'hui élu, demain, vaincu. Il va devenir une personne comme les autres. Allah Azza wa il est le premier et il est le dernier. C'est pour ça Allah Azza wa Jal dit Mets ta confiance en celui qui est vivant et qui ne meurt jamais. Problème résolu pour deux banques. Tu as résolu, tu ne perds pas ton temps à savoir. Je dois plaire à qui, moi, dans ma vie? Vous savez, les gens, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ce que vous voyez sur Internet et le Facebook et ainsi de suite, est-ce que vous pensez que c'est vraiment authentique? Que c'est la vie vraiment réelle des gens? J'en vois sur Internet, sur Facebook comme ça et subhanallah, ces, ces trucs-là de médias sociaux, même les, je vous garantis là, même, même les personnes qui étudient ce, ce genre de choses, la psychologie de l'Internet, même ces personnes-là, beaucoup de personnes n'ont pas encore compris les dégâts que cela est en train de ramener à l'humanité, que les êtres humains, comment est-ce qu'ils sont en train d'utiliser ça, sans savoir, Grand, grande différence entre savoir comment utiliser quelque chose de façon technique et entre savoir c'est quoi la psychologie qui est derrière, c'est quoi mes limites Pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça Pourquoi est-ce que je me comporte de telle façon Ça va me mener vers quoi exactement Les gens ne réalisent pas encore, on n'a pas encore vu les vrais effets. Alors, lorsque les gens entrent sur Internet, encore une fois, le plus que tu as, entre guillemets, d'amis, amis, je ne sais pas quel type d'amis ils sont, ces amis-là qui ne sont même pas là pour t'aider dans le besoin, Mais ils s'appellent des amis quand même. Mais qu'est-ce qu'on voit sur ce genre de choses? Ce qu'on voit, c'est que la majorité des personnes sont joyeuses. Et que tel est en train de boire un jus, et l'autre il est à Cuba, et l'autre il est au Mexique, et l'autre il vient de se marier, l'autre il a eu un enfant, et l'autre il a acheté une voiture, et ainsi de suite. La vie est tellement belle, et on peut tellement facilement réaliser les plus grands rêves et les plus grandes chahouettes. Alors pourquoi c'est seulement moi qui n'ai pas tout ça? Ce que les gens ne réalisent pas, c'est que souvent la personne qui est en train d'écrire ce très joyeux message, là, de, je ne sais pas, c'est comme je viens d'entrer le Janna ou quelque chose, qu'à ce moment-là, personne ne ce que c'est quoi, derrière son ordinateur peut-être, l'une des pires journées de, de sa vie avec les plus grands problèmes, et essayer de, de, de sortir de ça, vous comprenez Alors, vivre pour essayer de plaire aux autres, je veux que les gens soient, qui me fassent des, des likes, que Je veux que les gens soient mes amis sur Internet, je veux que les gens me félicitent, me disent, pas importe. Qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Ah, je me suis rapproché d'Allah Azzawajan. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai appris quelque chose de plus sur Allah subhanahu wa ta'ala. Je fais une sadaqah, j'ai aidé quelqu'un et j'attends pas de retour, attention. Je fais le bien, je fais un don. J'attends pas de retour, j'attends pas que les gens me disent ⁇ Ah, c'est bien, barakallahu fik, tu es une personne généreuse ⁇ Ça importe peu. Parce que ta récompense est auprès d'Allah subhanahu, wa ta'ala. Allez. ⁇ Al-Wadjulkham, c'est un autre argument än den thamben kan vara enfald för ägaren om han har tagit ånuppnation från många av de goda Parce que celui qui a commis le péché, ça peut arriver que l'effet du péché va être meilleur que l'effet d'une mauvaise œuvre. Comment ça Quelqu'un pourrait dire, le haram a un meilleur effet que le halal. Non, c'est comment qu'on se comporte avec le péché ou bien avec la bonne œuvre. Il nous dit, c'est pour ça l'un des pieux ancêtres, il a dit que ça peut arriver qu'un péché te mène vers le paradis et qu'une bonne œuvre va te mener vers, vers l'enfer. Ils ont dit comment ça? Il a dit Ya fala yazel unus ba'inahi. Il y a des gens qui commettent un péché et qu'à cause de ce péché là, croyez moi, il y a des gens qui à cause d'un seul péché, quelque chose qu'il a fait de mal dans sa vie, toute sa vie, pour le reste de sa vie, ça va rester ici. Indépendamment du bien que cette personne là va faire, et que toujours elle va se sentir non, je n'ai pas encore assez fait pour me libérer de ce mal que ça va être ce, ce, sa source de motivation pour faire le bien. Vous comprenez J'ai fait du mal, fait, je, je, connais, je, je vous donne un exemple. Parce que parfois, il y a, il y a certains, certains péchés qui pourraient vraiment comme détruire la personne de l'intérieur. Je connais quelqu'un qui a fait du mal à une personne. Ça, c'est le genre de que question que tu reçois et auxquelles tu n'as pas... C'est pas c'est pas une réponse simple ici une question sur salat. J'ai fait une erreur entre moi et entre Allah et c'est pour ça on dit toujours c'est pas nous qui le disons c'est la religion c'est le prophète Alayhi faire le mal surtout faire le mal aux autres un vol injustice ça c'est très grave. Alors une fois il y a quelqu'un il m'a demandé une question sans aller dans les détails il a dit j'ai fait du mal à une personne qui était faible qui n'avait pas qui la défendre J'ai fait du mal, je n'ai pas donné l'argent nécessaire à cette personne. Cette personne-là méritait de reprendre son argent, d'être payé, et je n'ai pas payé cette personne. Et cette personne-là, je ne l'ai pas prise au sérieux parce qu'il n'y a personne pour la défendre. Ce n'est pas quelqu'un qui a une famille et des gens et des gens qui vont te contacter et paye mon frère, toi et telle chose. Alors, il dit je viens de réaliser après quelques années que je n'ai pas encore donner le droit à cette personne qu'est-ce qui est arrivé ben, donne, contacte la personne Non, la personne est morte, décédée Taïb. déjà ça complique l'histoire ici est-ce que la personne elle a des héritiers, une famille non ça c'est dur ça c'est très très dur d'emporter ça avec toi il a a Yawmil Qiyama au jour dernier Ça c'est dur. Ça serait, ça se répare pas facilement. Vous comprenez Donc, quelque chose comme ça pourrait rester dans le cœur de la personne que, indépendamment du bien qu'elle va faire dans cette vie du bas monde, elle va toujours se dire, peut-être que je n'ai pas assez, assez fait. Je, je, je dois faire encore aider plus de personnes qui sont faibles, nourrir plus d'orphelins, et faire plus de sadaka, plus, peut-être qu'Allah va pardonner, peut-être. Peut vous comprenez Donc, parfois le dham, la mauvaise œuvre, peut avoir des conséquences qui te mènent au paradis. Ce n'est pas le, la mauvaise œuvre en tant que telle. Et parfois la bonne œuvre peut avoir des conséquences qui te mènent en, en enfer. Moi j'ai appris le Coran, quelqu'un pourrait nous dire. Ça m'a pris des années, beaucoup de sacrifices pour, pour apprendre le Coran. Maintenant je suis hafid du Coran. Travail accompli. Alors à chaque fois que la personne fait du mal, mais ça reste que moi je suis hafez de Qur'an. Et la personne ne cesse de s'éloigner d'Allah Azza wa et de descendre. Pas à cause du bien, pas à cause de l'amal salih, non. Mais à cause de ton attitude après amal salih, c'est ça qui t'a mené vers, vers l'enfer. « Azza wa Jal » وانفع للعبد من طاعه توجب له صولا صوله وكبرا وازدراءا بالناس ورؤيتهم بعين الاحتقار la bonne œuvre parfois comme on a dit ça fait en sorte que la personne va devenir arrogante va voir les autres comme étant moindre que que elle Encore une fois parce que la personne va être même au masjid parce qu'elle va tout le monde qui est comme moi ici elle est en train de se dire personne ici n'est comme moi Personne ici n'est à mon niveau. Ils ne savent même pas comment lire le Qur'an de façon correcte avec le tadouïd. Moi je suis de Premier taïm ça va être complètement le contraire. Il rentre au masjid et il se sent déjà gêné d'être dans le masjid. Il dit, qu'est-ce que je fais moi au, au, au milieu de toutes ces personnes-là qui sont des personnes pieuses et qui sont là à chaque jour, qui aiment Allah Azza wa Est que je vais, est, pourquoi est-ce que moi je suis venu ici si Ce n'est pas pour qu'Allah me pardonne. Donc, l'effet que ça a sur le cœur, c'est pour ça qu'on dit toujours, la foi, l'islam, ce n'est pas seulement le cœur, mais ce n'est pas aussi les, seulement les, les actions. Il y a des gens qui ont dit, l'islam c'est seulement dans le cœur, ça ce n'est pas vrai. L'islam c'est les actions, c'est un mode de vie. Et il y a des personnes aussi que l'islam pour eux c'est technique, c'est un, deux, trois, procédure fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, halal haram halal haram, mais ne comprend pas c'est quoi la dimension encore plus importante qui est à l'intérieur, le fond du cœur ça c'est la racine de l'islam, c'est à l'intérieur les actions du cœur en tant que telle Alors écoutez bien, ça aussi c'est un autre secret très très important ici Un autre parmi les secrets des péchés, on a dit pourquoi est-ce qu'Allah a écrit le qadar des péchés. Ça se peut que cette personne-là, le premier, celui qu'on vient d'écrire, celui qui a fait beaucoup de bien, mais qu'avec le beaucoup de bien, il a développé une certaine arrogance. Est-ce qu'on comprend tous de quoi on parle. Quelqu'un a fait tellement de bien, écoutez bien, ça c'est très très important. Quelqu'un a fait beaucoup de bien, au moins en apparence, que cette personne-là développe une certaine arrogance. Moi, je suis meilleur et moi, je suis les autres. Et... Ça se peut que si Allah, Azza wa il est miséricordieux envers cette personne, il lui veut du bien, Allah, Azza wa il va lui écrire dans le qadar un péché tellement bas que ça va, ça va choquer cette personne. Vous comprenez Ça va, ça va détruire son arrogance. Ce que les gens ils disent, ils appellent aujourd'hui, ça va détruire son estime de soi. Oubliez ça, ce fameux truc de estime de soi. Là, c'est souvent ça équivaut à arrogance. Estime de soi, ça veut dire quoi L'estime de soi qui est acceptée, raisonnable. Ça veut dire se sentir comme un être humain qui a sa, sa dignité comme Allah azawajalla. Il t'a donné un être humain comme les autres à la raison. T'a donné la dignité. Si tu es quelqu'un qui est mu'min, savoir la iszad iman, c'est tout. L'estime de soi là, trop pompée, ça s'appelle de l'arrogance. C'est pas de l'estime de soi. Donc les gens là qui, qui qui payent 2000, 3000 pièces pour aller à un atelier sur un euh, euh, NLP, and how to be successful in life, and be the best, and uh, make the impossible possible, et je sais pas quoi, des trucs comme ça, euh, apprendre avec un grain de sel parce qu'on a notre aqidah, notre notre iman en le qadar et on sait que est des ibad d'Allah azza wa jall des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et chaque fois on dit insha'Allah et ainsi de suite on sait qu'on a nos limites en tant qu'humain comprenez donc faut pas dé dé dépasser ces limites qui sont des limites qui sont logiques et raisonnables et réalistes et comme on a dit ici quelqu'un qui monte trop Allah azza wa jall pourrait lui envoyer quelque chose qui va tellement le rabaisser Pour qu'il se rappelle tout simplement qu'il est abd un serviteur d'Allah subhanahu wa taala. C'est pour ça dans le hadith du prophète ﷺ, hadith authentique, al qaswa. Ou bien c'était pas al qaswa, mais c'était un autre animal du prophète ﷺ. Il l'a envoyé, il l'a mis pour faire une course, un animal. Je me rappelle pas si c'était un âne ou bien un chameau ou autre chose, mais un animal du prophète sallallahu alaihi Il a fait une course. Seulement, juste l'animal, pas le prophète sallallahu alayhi wa sur cet animal. Course entre l'animal du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'animal d'un bédouin. Première fois, l'animal du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a gagné la course. Une autre fois, l'animal du bédouin a gagné la, la course. Alors les Sahaba se sont sentis un peu mal à l'aise, un peu attristés. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit Il innehåll på Allah, att han har inte lyft något annat än vad Allah alazawad va är, eller som han sa, Allah alazawad. Lagdi, det är en rätt, det är en att allt som Allah alazawad, på ett visst tidpunkt kommer att göra det fälla. Allt som stiger av sig själv kommer Allah att göra det fälla. Det är naturen i livet. Les uléma ils disent sauf quelque chose que Allah Il a élevé lui-même. Quelque chose que Allah Il a élevé lui-même, elle ne descend jamais. Quelque chose qui s'élève par son propre effort, elle va redescendre. Pensez à tout ce que vous voyez dans la vie de tous les jours, politique, actualité, telle chose, telle chose. Tout celui qui monte va va descendre. Com comprenez? Et je n'ai pas à vous donner des exemples de la vie de tous les jours, c'est à chaque jour dans les nouvelles. C'est pour ça, encore une fois, il ne faut pas se leurrer. C'est quoi ça, avoir une personne qui a 10 millions de personnes sur Facebook qui qu l'aiment qu ou qui la suivent, et je suis tellement populaire, lorsqu'on sait que juste comme ça, du, du jour au lendemain, en un seul instant, toutes ces personnes-là vont se retourner contre toi. Ça vaut quoi Rien du tout par contre celui que Allah Azza élève avec l'haq avec la vérité il n'y a personne qui peut te faire abaisser il y a des gens que les gens n'aiment pas parce qu'ils portent la vérité ils portent le message d'Allah Azza les gens ne les aiment pas mais les gens on, on, les gens ne les aiment pas mais les respectent quand même ils ne les aiment pas mais ils ne peuvent rien faire sortir contre eux à part les fameux discours, encore une fois, classiques c'est des religieux, c'est des je ne sais pas quoi, obscurantistes et ainsi de suite, mais pour ramener des preuves ramener des faits rien à faire parce qu'Allah Azza wa il élève parce qu'Allah Azza wa élève quelqu'un donc notre hadith du prophète c'est lui qui se montre comme étant modeste pour Allah, Allah il va l'élever. Donc, cette fameuse question, encore une fois, estime de soi et je ne sais pas quoi, porte pas de soucis. Ton souci principal, ça doit être quoi Ta valeur auprès d'Allah. Si ta valeur auprès d'Allah, elle est grande, ta valeur auprès des gens va monter par elle-même. C'est Allah qui la fait monter, ça veut dire qu'elle monte, elle ne descend pas, et personne qui peut la faire descendre monter auprès des gens aujourd'hui c'est facile des gens qui achètent des trucs euh, plein de trucs t'achètes des likes sur internet aujourd'hui on a les russes qui font des bots sur internet et qui peuvent créer des, des utilisateurs et des comptes fake comme ça qui sont pas vrais tu peux acheter ça avec de l'argent avec je sais pas quoi et ainsi de suite donc tu peux donner l'image de n'importe quoi mais ça monte et demain hop, les ulama ils ont dit celui qui monte vite va tomber vite et fort la chute va, va, va faire très très mal pas besoin de ça Imam Malik vous savez le, le grand savant Imam Malik tout le monde connaît Imam Malik aujourd'hui lorsqu'il a écrit son livre de hadith Mouata, il y a l'un de ses étudiants il a dit ah quel autre savant il a entendu parler à Imam Malik il a entendu parler que tu as écrit un livre de hadith Mouata. Alors tel autre savant qui est jaloux de toi, il a dit « Je vais écrire un muatta meilleur que son muatta. » Alors Imam Malik, il a dit « T'inquiète pas, ce qui est pour Allah, il va rester. Ce qui n'est pas pour Allah, il va disparaître. » Aujourd'hui, on connaît beaucoup de Sahih. Sahih Bukhari, Sahih Ibn Hibban, Muslim. Mais on connaît un seul muatta. Il n'y a pas d'autre muatta. Muatta Malik, c'est seulement ça qui existe. C'est pas je fais le meilleur et tout, mais tu fais le meilleur Muatta, pourquoi Tu écris le meilleur livre, pourquoi Pour Allah ou bien pour être connu, pour que les gens t'aiment, pour que... C'est pour Allah, t'en fais pas, ça va rester. Oui. Ah, Muatta, c'est juste un livre de hadith qui s'appelle Muatta. C'est l'appellation la, appel, en tant que telle. L'appellation. Comme il y a Sahih, Sunan, c'est juste une appellation que les ulama, ils donnaient à leur livre de hadith. Vous comprenez Non, ce n'est pas, pas plus haut que ça. Mais en, en termes de valeur, Mouata Imam Malik, sa, sa grande valeur, c'est bien sûr l'auteur qui est l'Imam Malik, rahimahullah, lui-même. Ainsi qu'en termes de chronologie, Imam Malik, c'est avant l'Imam Bukhari et Muslim, dans le temps, ça veut dire qu'il a précédé Bukhari et Muslim. Mais en termes d'authenticité, le plus grand livre, c'est Bukhari et Muslim. Non. Mais l'Imam, le Mouata de Malik est considéré surtout par les gens de ce qu'on appelle Al-Gharb, le L'Ouest, ce n'est pas l'Occident aujourd'hui, mais dans le monde arabe, l'Ouest, c'est le Maghreb et l'Afrique et ainsi de suite. C'est considéré comme étant l'une des six références principales du hadith chez les gens du Maghreb. C'est un livre de hadith comme... Dans, dans le contenu en tant que tel, c'est un livre de hadith comme, comme les autres. Mais dans la valeur, le respect que les gens ils ont, ça, encore une fois, ça ne se contrôle pas. Ce n'est pas, pas avec une manette. Ça, c'est Allah Azza wa Dhuil qui accorde la valeur, subhanahu wa ta'ala. Non Bon euh pour finir inshallah et euh prochain argument mais qu'on va laisser pour la prochaine fois inshallah azawel parce que ça demande d'entrer dans les détails comme la question qu'on a eu plus tôt c'est le fait que Allah azawajal il a promis que celui qui fait la tauba yubadil Allah sayi'atuhum hasana que leurs mauvaises œuvres vont être transformées en bonnes œuvres. Ça, c'est un autre argument de ceux qui préfèrent celui qui a commis un péché, qui a fait le repentir. Mais ça, on va laisser pour la prochaine fois, Allah, subhanahu wa ta'ala. Et la prochaine fois aussi, on va faire le sommaire et après ça, on passera à autre chose. Un, un dernier hadith ici, dans le sens général, parce qu'aujourd'hui, on a parlé de la question de la, la tauba parmi les choses qui nous rendent meilleurs auprès d'Allah Azzamud. C'est aussi les épreuves. Et je voulais partager ça juste en cinq minutes, Inch'Allah, pour finir. Heure? Juste en cinq minutes, Inch'Allah On a un hadith du prophète, dans Sahih Bukhari Sahih Muslim, très brièvement, le prophète Azzamud a comparé le croyant au munafiq, l'hypocrite, ou bien le désobéissant. D'un côté le croyant, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme une plante qui est molle, qui est flexible, qui se fait bousculer par le vent. Ça va vers la droite, vers la gauche, vers le nord, le sud, l'est, l'ouest. Le mounafiq, l'hypocrite, ou le désobéissant al-fadir, comme dans une autre narration, c'est comme l'arbre de cèdre. Un arbre puissant, stable, bien enraciné. Alors, il dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le deuxième n'est pas bousculé par le vent. Par contre, le deuxième, il a l'air d'être stable et puissant. Le jour où il va être déraciné, il va être déraciné par Allah, en une seule fois. Le premier, le croyant, il est comme une plante, à droite et à gauche, mais elle est toujours là. Elle ne va pas être déracinée. Jusqu'au jour où elle va jaunir, devenir sèche et mourir par elle-même l'exemple du prophète qui nous donne ici c'est quoi c'est l'attitude du croyant face aux épreuves de la vie de un le croyant a priori est-ce qu'il a l'air d'être fort et puissant non les gens vont le voir c'est comme une plante tellement le munafiq, l'hypocrite Un arbre, c'est grand, c'est haut, c'est puissant. Allah lorsqu'il décrit le munafiqin dans le Qur'an, وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ Wa وَإِيَّ قُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ Lorsque tu les vois, a priori leur corps, c'est des corps qui sont bien soignés, quelqu'un il prend soin de son corps, présentable. Et lorsqu'il parle aussi, ah, il parle bien lui, a priori. Deuxième point ici, le plus important, le vent, il représente quoi Le vent dans cette comparaison. entre le Les épreuves. C'est les épreuves de la vie. Allah Azza wa Jalla va toujours éprouver le, le croyant. Et le croyant face aux épreuves, est-ce qu'il est dur, enraciné, ou bien est-ce qu'il est flexible flexible qu'est-ce qu'on veut dire par cela la comparaison ici ne parle pas du cœur, ne parle pas du, du iman parce que le iman au contraire il y a l'exemple complètement contraire que le croyant c'est comme l'arbre qui est le palmier quand il s'agit de la foi de ses principes le croyant il est ferme bien enraciné se laisse pas emporter par les fitaines. Mais le prophète AS, il parle ici d'une autre forme d'épreuve, les épreuves de la vie. Celui qui ne croit pas en Allah, si tu ne crois pas en Allah, subhanahu wa taala, à part si tu vis dans des situations très très difficiles, mais très facile moi de planifier ma vie pour les, 5, les 50 prochaines années. À l'âge de telle chose, je fais acheter et je vais faire telle chose. L'an prochain, à tel mois, je vais partir en vacances, j'ai déjà acheté mon billet de, de voyage, j'ai déjà réservé, j'ai déjà, déjà... Une fois que j'ai déterminé, il n'y a personne qui va me faire changer ses plans. Pour certaines personnes, à la rigueur, et ça existe en passant, extrême, je sais, on donne des exemples extrêmes, pour comprendre le hadith. Pour certaines personnes, même si ça, sa mère va mourir la veille de... De son, de son voyage, ses vacances il va partir quand même en vacances vous comprenez parce que c'est comme un arbre le croyant il est flexible ce que le croyant peut vivre, cette fameuse vie qu'on vous présente encore une fois dans les fameux ateliers séminaires, euh, je ne sais pas moi du gars best-seller euh, je ne sais pas telle chose et on, on, on voit, c'est incroyable on voit Des musulmans qui à peine peuvent s'asseoir pour une khutba de 25 minutes pour se concentrer bien, ce que Allah Azza wa dit, il commence à s'impatienter. Ils sont prêts à payer 2 000, 3 000, 4 000 pièces pour aller pour une demi-journée pour entendre quelqu'un leur dire comment avoir le succès dans la vie. Alors, alors qu'ils devraient lui dire hey, « Écoute, mon ami, je, je, je peux te parler comment avoir le succès dans, dans la vie ?» J'ai le Coran ici. « Moi, je peux... » Je peux, inshallah, te montrer quelque chose de très, très utile. Non, c'est lui qui s'assoit pour apprendre comment avoir le succès dans, dans cette vie. Le croyant est flexible. Le croyant va toujours être éprouvé par Allah. Une fois, c'est la maladie. Une fois, c'est la mort d'un proche. Une fois, c'est quelqu'un qui a besoin de toi. Qu'est-ce que les gens, aujourd'hui, disent lorsque quelqu'un a besoin de eux Réponse typique de plusieurs personnes j'ai besoin que tu m'aides qu'est-ce que, qu que plusieurs personnes vont répondre hmm? faites des douas dans la vie de tous les jours mettez-vous dans la tête de la personne typique aujourd'hui j'ai besoin de ton aide qu'est-ce que tu vas me répondre soit que tu me le dises ou bien que tu vas le dire à l'intérieur de ton cœur. coeur j'ai pas J'ai pas le temps. Pourquoi j'ai pas le temps J'ai mes choses à faire moi. Mes choses qui ne sont pas nécessairement barouillettes. Ce n'est pas que mes enfants ils meurent de faim, je dois aller les nourrir tout de suite. J'ai pas le temps, ça veut dire ça peut être parce que je, ce soir j'ai une grosse fête avec telle chose. Pas important pour moi les, les gens qui souffrent et les gens, vous comprenez et j'ai rien encore une fois à vous apprendre il y a même soit c'est des choses qu'on voit dans la vie de tous les jours il y a des gens qui ont fait des expériences qui ont mis ça des vidéos sur internet youtube et ainsi de suite il y en a plein c'est des centaines des milliers il n'y a personne qui va renier ce fait de la vie d'aujourd'hui il y a des gens qui ont besoin de l'aide en pleine rue et que les autres ils passent tout le monde passe regarder et... les gens font comme s'ils n'ont rien vu mmh. pourquoi est-ce que c'est parce que les gens ne peuvent pas aider non Les gens ne veulent pas aider. Pourquoi les gens ne veulent pas aider? Ils ne veulent pas être flexibles. Moi, chaque minute, elle compte dans ma vie. Et chaque minute, elle m'appartient à moi. Seulement à moi. Anna. Moi. À la rigueur, ceux qui sont un peu généreux, moi et mes enfants. Ceux qui sont un peu généreux. Et même ça aujourd'hui, ça devient des personnes, même leurs enfants. Il veut manger avant ses enfants. Il veut profiter avant ses enfants. Il veut, il veut, il veut. Donc, Le croyant, ce n'est pas comme ça. C'est pour ça que l'effet que ça peut avoir sur le croyant, c'est quoi C'est une faiblesse apparente. Est-ce que les bonnes œuvres prennent de l'effort Oui. Est-ce que les bonnes œuvres peuvent avoir un effet néfaste sur le corps Oui. Il y a des gens qui pensent « Non, non, non. tu fais un amal salih, mon frère, tu vas être... » pas vrai ça. Regardez les gens qui reviennent du had, pèlerinage. La plupart des gens qui reviennent du pèlerinage reviennent... <coughs> Je dois me reposer pendant une semaine, deux semaines, l'autre qui a une fièvre, l'autre qui a qui a qui. A. Parce que ça demande beaucoup d'efforts. Ceux qui ont fait le jeûne de Ramadan, après Ramadan, ils sont KO. Il a besoin d'une semaine de... De se pour se reposer, pour reprendre ses forces, et ainsi de suite. Alors, oui, ça, ça fait partie de la vie du croyant. Le prophète, alayhi salatu wassalam, on a demandé à Aisha, radiyallahu anha, est-ce que ça lui arrivait de prier assis, le prophète, alayhi salatu wassalam. Est-ce que ça lui arrivait de prier assis Ça veut dire lors des prières surérogatoires. On ne peut pas prier assis lors des prières obligatoires sans avoir d'excuses. Mais est-ce que ça arrivait au prophète de prier assis lors des salawats surérogatoires Aïcha a dit oui. Quand À quelle étape de sa vie Lorsque les gens l'ont presque, presque détruit. Et ont fait en sorte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il vieillisse vite. Pourquoi Parce qu'ils avaient recours à son assistance, à son aide en permanence. « Ya Allah, j'ai besoin de zakat. Ya j'ai besoin tel, il m'a fait telle chose. Ya Rasoulallah, aide-moi à aller parler à telle personne, faire faire. Ya Allah, Ya Allah, Dans le hadith authentique, que la jeune fille, une jeune fille inconnue, de la Médine, elle venait, elle prenait la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle l'emmenait là où elle voulait parce qu'elle veut lui parler. Elle a ses problèmes personnels, elle veut se plaindre auprès de lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui donner du temps, il va l'écouter ainsi de suite. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa était flexible Il disait aux gens, j'ai pas le temps, je suis occupé moi, je suis un prophète et moi j'ai un grand message à passer, j'ai pas le temps pour vous les petites choses, débrouillez-vous. Non. C'est pour ça, l'un des ulama, il a dit, Inna al al badani, Allah lam yaj'al quwwata almuslimi fi badanihi wa innamaj'alaha fi qalbihi Allah azza wa jalla il a mis la force la puissance du croyant dans son cœur et pas dans son corps le corps pourrait être faible mais le cœur il est puissant combien de personnes qui sont tellement en santé mais pour faire d'oraqa ouf c'est lourd C'est lourd, Doraka pour qu'il se lève pour Et combien de personnes qui sont malades, on en a vu, on en a vu, il y a des personnes, 70 ans ou plus, malades, à peine peut marcher, et vient au masque dit pour Salat il fait en hiver, lorsqu'il fait extrêmement froid, et il vient. La force c'est où? c'est dans le cœur ou bien dans le corps ici, ça c'est la force. Et c'est avec cette force-là que le croyant peut faire face aux, aux efforts. Est-ce qu'il y a des questions, ou bien aux, aux, aux épreuves, excusez-moi. Est-ce qu'il y a des questions avant de conclure, Ta'ala, wa a'lam, bihamdik, an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa akhru